Salut c'est Luc! Juste avant que vous commenciez à écouter le podcast, il euh, faut que je mentionne que j'ai fait une erreur sur la date du défi tête rasée. Donc quand je parle du 6 juin, pour de vrai c'est le dimanche 3 juin euh, que ça aura lieu. Donc euh, juste à faire la substitution de la date quand vous allez l'entendre dans le podcast, c'est pas le 6 mais bien le 3 juin. Donc merci et bonne écoute!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 Bonjour tout le monde, bienvenue au septième épisode de C'est juste un autre podcast. Euh, Aujourd'hui, euh, on a euh, nos, nos personnes habituelles, on a Simon, Salut. on a Annick, puis on a aussi notre euh, nouvelle recrue, euh, tout droit de Edmonton en Alberta, parce que nous autres on ne croit pas ça les fuseaux horaires, puis euh, même faire ça tout dans la même pièce. On a Eric Chamberlain. Bonjour. Salut Eric! fait que comme parce nous autres, à n'importe quel moment je parte parce que mon puits de pétrole, il faut que je change les barils. Hein. Ah OK, oui. fait c'est ça. Fait que Eric est un euh, riche euh, prince saoudien euh, d'Edmonton, puis euh, c'est lui qui change lui-même ses ses, ses ses barils de pétrole euh, avant, avant de les vendre sur le marché noir. Fait que euh, s'il nous quitte euh, subitement, c'est parce que le baril euh, dégoute dans son salon. Exactement. <rire> ça commence bien, ça commence avec plein de n'importe quoi Puis on, on a aussi euh, ce soir avec nous un invité spécial pour euh, qui va être nous quelques minutes c'est euh, un futur euh, coco tête rasé lui aussi Parce que si vous avez vu un peu sur Twitter, moi euh, j'ai euh, organisé un défi tête rasée. Il y a Simon aussi à mes côtés qui va avoir le coco chenu cet été. Ah oh non. Et euh, Steve euh, embarque avec nous, donc Steve Degarry de Geek la merveilleuse animatrice de Geek Extra. Oui, c'est moi. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Il est avec nous pour. Euh, on va discuter un peu de ce qu'on pense faire pour euh, le défi tête rasée. Euh, fait que pas le mais ça se peut qu'il y ait des têtes qui se fassent raser ça se peut qu'il y ait des cheveux courts après la, cette, okay. cette merveilleuse journée moi vous n'y verrez que du feu oui parce que Simon il a déjà les cheveux pas mal chenus euh... <rire> <rire> c'est que... pour la cause c'est pour la cause Fait que le défi d'être rasé ça va se passer le dimanche 6 juin euh, ça se passe à saint zotique ceux qui ne savent pas si où êtes Saint-Exotique vous prenez la 20 Puis euh, quand vous vous sentez perdu vous prenez la première sortie à gauche quand vous manquez de gaz là, c'est là. <rire> c'est ça. C'est euh, pas loin de la frontière de l'Ontario, juste un peu passé Valleyfield. Euh, S'il y en a qui ça a leur tente, je sais qu'il y a du monde du coin. C'est à droite. C'est à droite, ok. À droite, à gauche. Mais ça dépend d'où par par <rire> tu parles Ça dépend d'où tu pars. Mais c'est pas en Ontario, Valleyfield. <rire> euh, non, Valleyfield oh. c'est pas en Ontario, Non, on n'est pas tombé si bas que ça quand même. Hein. On est quand même proche. Ouais, on est assez près. Fait que euh, c'est ça. Fait que c'est assez exotique ceux qui, euh, qui désiraient Euh, venir faire un tour, parce qu'il y a du monde du coin qui nous écoute, parce que j'ai reçu des courriels euh, vous pouvez vous inscrire si ça vous tente de vous faire raser le coco avec nous euh, ce sera quelque chose de possible si vous voulez juste venir nous voir se faire raser le coco euh, aussi c'est quelque chose de, de possible pas à ne pas manquer ce sera spectaculaire, feu d'artifice inclus <rire> Hey, là, tu vas péter le budget là, qui est de <rire> est... 0$. dollar. À moins tu peux acheter... Ah, C'est vrai qu'il y a une place de pétard pas trop loin. Là, je ne sais pas ouais, si... Ouais, on Ch cherche d'autres des commanditeurs pour les frères tuistes. Ouais, c'est <rire> ça. Il faudrait j'aille voir s'ils seraient prêts à nous en donner. Coiffus, tu serais content de voir ça péter à côté de sa... <rire> oui, c'est ça. Fait que normalement, ça devrait se dérouler à l'hôtel de ville de Saint-Zotique. Euh... Ça se trouve où, ça? À l'hôtel de Saint-Zotique? À l'hôtel de ville, Okay. Ouais, C'est euh, juste à côté de l'église. T'es pas loin, t'es-tu déjà venu? Mais, tu <rire> connais-tu les villages du Québec? C'est <rire> assez proche de, de l'église, oui. Euh, C'est sur la route 338, ce qu'on appelle aussi la principale. Euh, L'adresse va être mise sur le site internet de CGUAP avec tous les détails si vous voulez vous inscrire et tout ça. Euh, Steve va nous préparer des belles affiches. Je fais faire ça. J'ai sorti mon bâton de colle puis mes ciseaux. <rire> ça, ça avec va tes ma... enfants? Avec ah, ses... Oui, absolument. Avec ses <rire> enfants, son catalogue Sears pour trouver des faces fa... des fa... des fa... de monde qui pourraient avoir l'air de vouloir se faire couper les cheveux. Du scrapbooking. Voilà. <rire> du scrapbooking. <rire> <rire> skinhead O'Connor. Oui, Skinhead, skinhead, skinhead O'Connor. Si vous saviez le nombre d'idées que vous venez de me donner, là, c'est incroyable. <rire> tu... C'est un... incroyable. Ouais, toute... tu, tu prends pas de notes, tu t'en souviendras plus demain. On est correct. Tout Tout gratis. Oui, bien sûr, ça va être fait que euh, c'est ça. Si vous voulez vous joindre à nous, si vous voulez juste nous encourager euh, en donnant un montant pour le camp, euh, si vous allez sur le CGUAP.com, j'ai mis euh, une image avec euh, le lien qui vous amène directement sur le site de le camp où vous pouvez nous faire un don. Puis, ça s'en va directement à Leucan, Il n'y a pas une scène de ça qui s'en vient dans nos poches. C'est encore plus facile que mon ma collègue de fond de l'année passée qui passait par PayPal, puis PayPal se garde toujours une cote. C'est parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Mm -hmm. euh, ça s'en va directement à camp, fait camp. Ça n'a pas besoin de transiger par personne. Ça s'en va directement à eux autres. Pour un petit Cat -cat. peu... Excusez-moi, <rire> Excuse je vais juste dire pour un petit peu dramatique. De mon côté, j'ai un ami qui, présentement, souffre de l'eucémie. alors euh, C'est pour ça que... Salut, Maxime C'est pour ça que je voulais faire ça pour lui aussi, là. Puis, euh, il lâche pas, puis il est, il est proche d'avoir une rémission. Donc, ça va bien, mais il faut yeah. continuer. C'est ça. Yeah! Donc, on, a, on, a, on a tous connu quelqu'un euh, qui, a, qui a vraiment souffert du cancer ou qui en est, qui en est décédé. Puis, je veux dire, il y a une différence entre mourir d'un cancer quand t'as peut-être 60-70 ans ou est-ce que t'as réussi à vivre une vie, euh, qu'un enfant euh, de 2-3 ans qui n'a pas une leucémie puis qui ne peut pas s'en sortir quelque chose comme ça. C'est vraiment différent, là. Euh, puis c'est vraiment triste aussi, là. fait que c'est une de mes fondations préférées, c'est pour ça que je récidive, puis que je donne encore à eux autres cette année, j'essaie de, de donner à eux autres encore une voix. Je suis sûr qu'avec le succès que tu as eu l'année passée, euh, ça sera pas long que, que dès que la nouvelle va être sortie, que le monde va, va embarquer là-dedans, pieds joint, là, c'est sûr et certain, tu sais, puis ils savent que, que c'est quelque chose, en tout cas, on le sait, je le sais personnellement que c'est quelque chose qui tient à cœur, fait que Moi, je suis sûr que ça va être un succès. Moi, je te dis, vise le 75 000$ cette année. <rire> <Yes>! <rire> euh, 60, oh, oui. 75 000$, hein? no old bar, t'es es, es à bord. <rire> On va appeler les ouais. gens, c'est quoi? Je comprends pourquoi tu penses que je vais te donner 500$ pour laver mon char. <rire> <rire> hey, ça, c'était pas supposé <rire> ça. Non, mais c'est pas grave, c'était une petite discussion qu'on a eue avant, avant, avant d'enregistrer le podcast, euh, mais oui c'est ça fermez tous vos yeux imaginez-moi en bikini avec une éponge en train de laver un char et je m'épile pas voilà <rire> euh, que... je pense euh, Luc si tu veux avoir le 75 000$ c'est très facile appelle tes contacts chez Ubisoft et euh, t'as juste à mettre en vente une copie de Do Sex Human Revolution 2 qui est pas encore sortie euh, je vois juste te c'est parce que si j'appelle chez Ubisoft je demande une copie de Do Sex ils vont me revirer de bord ouais, parce que c'est Edda c'est c'est <rire> Mais ça pourrait être difficile. Je pourrais me faire dire euh, plus jamais tu vas mettre les pieds ici. Mais euh, oui, c'est ça, ils travaillent sur d'autres choses, je sais qu'il travaille sur euh, Thief 4 entre autres. Puis on sait tous que ceux qui écoutent Radio Talbot, Denis a commencé à travailler sur un nouveau making of. Fait que euh, c'est soit Douxex euh, Douxex 4 ou Thief 4, euh, j'imagine qu'ils vont euh, qui travaillent dessus, peut-être les deux même tranquillement je sais que Thief avait déjà parlé qu'il était déjà en développement là, fait que c'est probablement là-dessus j'ai l'impression que c'est là-dessus que Denis va faire son, son documentaire Making Up vu qu'il a déjà fait euh, Deus Ex, la dernière fois c'est ça, documentaire en fait, qui est excellent maintenant mais... vous pouvez euh, bider sur une copie de Thief Cat. non <rire> pas, pas, pas, pas tout de suite, c'est pas fait encore ça. chère commence à 74 500$ <rire> ah ben écoute ou un uh, buy it now à 75 000$ <rire> Et tous les profits iront à le camp. Non, c est, c est, on a beau niaiser, là. mais non, On va commencer par se faire raser le coco, puis on, on traversera le TF4 quand on sera rendu là. Mais c'était quand même dans mes plans d'en faire un comme j'ai fait pour 12 x avec TF4 si euh, les gens qui ont été impliqués la première fois là, sont, en, sont encore intéressés. Là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que pour le, pour le, le, le, le, le tête rasée, on devrait... Probablement enregistrer quelque chose sur place si tout va bien euh, pour euh, fait que si vous voulez venir voir un peu nous rencontrer euh, je sais qu'on n'est pas des grandes vedettes mais quand même euh, Steve oui je sais là. Mais... <rire> écoute <rire> j'avais hâte que t'en parles parce que là c'est pas pour rien attendez je vous ai dit vos autographes c'est tantôt <rire> ben ton agent m'a appelé tantôt ton, net net mon entrée. Bon, quoi? Excuse? Ben, ton agent m'a appelé tantôt puis il m'a dit que j'étais mieux de faire attention à ce que je te pose comme question fait que je veux dire... Tu sais, euh, on vient de le voir aussi tantôt. C'est ça, c'est toi, <rire> toi la vedette. Euh, ça se peut que mon agent ait la même voix que moi, mais Il a fait ça en faisant pas de cas. <rire> c'est beau, pas de problème. Fait que euh, c'est ça Steve, euh, je sais que tu vas travailler un peu avec nous autres pour ça. On ah, va... j'aimerais Tu aimerais ça, oui. Euh, on, va, euh, ça, on va essayer de ramasser le plus d'argent qu'on peut. Si ça vous intéresse de nous euh, supporter là-dedans, tous les détails sont sur le site internet. As tu as quelque chose à rajouter mon Steve? que c'est ça, j'ai commencé à en parler avec ma gang de Geekbécois, puis à j'ai une personne qui est intéressée, c'est Laurent, Laurent Chouinard, qui participe à nos podcasts, puis qui écrit pour le site, puis évidemment, non la moindre, avant que je mange une poêle en arrière de la tête, Et Lynn, ma blonde. Oui, bien sûr. Qui, euh, qui anime son propre podcast, euh, le, pot, le gros podcast mensuel de Geekbécois, qui sera sur place et, et qui en fera peut-être plus que certains autres. Ben, peut-être bien, parce que tout le monde sait que Lynn est coiffeuse de profession. Ben, le monde le sait maintenant. Ben, c est, c est, c est... <rire> ben elle, elle parlait qu'elle était coloriste, déjà, le monde le sait un peu, qu'elle suit sur Twitter, savent qu'elle qu est coloriste. C'est ça. Puis... Mais, euh... oui, vas-y, excuse-moi. c'est ça. Puis euh, aussi, il ne faut pas oublier que Denis euh, vous a souhaité félicitations pour votre enfant hier à la télévision. Et j'aimerais oui. faire de même. Félicitations pour un nouveau bébé. Bien, merci. Hey Lynn, Luc, qui dit félicitations pour notre nouveau bébé. Et Simon aussi. Ah, et Simon aussi. <rire> Bien sûr. Bon, elle, elle a pas d'énergie. Elle est encore en train de s'en remettre. <rire> oui, j'imagine ça fait pas tellement longtemps. Non, c'est puis... très, très frais. D'ailleurs, euh... oh, Je viens d'échapper le bébé. Attends <rire> okay, c'est que ça rebondit, c'est pas grave <rire> <rire> Bon, <rire> fait, trêve de n'importe quoi ça veut <rire> dire que je m'en vais ça. <rire> Non, ça veut pas dire que tu t'en vas, tu peux rester tu peux rester un peu si tu veux encore Tu as juste à nous dire quand tu voudras quitter euh, On va commencer le podcast régulier On va y aller avec euh, notre première chronique aujourd'hui Qui est la chronique à Simon Puis, hey, hey. Simon, je sais que tu vas nous parler d'un animé Je mais, devrais parler d'un animé, oui, exact. Mais sauf que je, je je me rappelle pas du nom que tu m'as donné, fait que je vais te laisser la place. Ah, euh, ben c'est donc fin, ça. Donc, euh, ben c'est ça. C'est là c'est là ok Donc. Steve arrête de non ça va Steve, mm. Steve cool. cool. j'arrête de quoi <rire> Steve Steve. <rire> <rire> Steve peut rester aussi longtemps qu'il veut Il y a pas de problème mais, mais, ce, que, ce que je vais faire je, je, vais, je vais faire une expérience temporelle je vais vous quitter maintenant ok puis euh, je vais je vais écouter le reste du podcast lorsqu'il sera diffusé fait que là c'est comme je m'entends mais je ne suis comme pas là en tout cas c'est mais euh, excusez euh, je vous quitte ok <rire> euh... merci Steve d'être passé hey. Ça m'a fait plaisir puis euh, je vais, vais m'arranger pour euh, promouvoir euh, ton super beau projet un peu partout puis euh, on s'en parle j'encourage tout le monde à participer c'est très important puis euh, Luc qui est super gentil il puis C'est bon. c'est Canada C'est le 6 juin. OK, puis oublie pas que c'est pas juste mon projet, tu t'en fais partie aussi parce que <rire> tu vas perdre tes cheveux. <coughs> fait que c'est ça. Non. <rire> et puis euh, j'ai d'avoir une confirmation de la grande bosse euh, du site web euh, web et mascara. Oui. Euh, qu'elle en fera fait un article sur son site fait que euh, voilà ah ben c'est extraordinaire ça, ça tombe bien que la, la grande bosse c'est ta femme finalement ta blonde ouais ben c'est sûr t'es comme connecté ouais ben, écoute ça, ça roule la synthétique même euh, ouais, le monde ne le savent pas c'est un petit patelin mais hey c'est big big big hein. c'est le centre mondial de ok j'arrête ça là What? bonne soirée bonne chose. <rire> merci Steve. salut Steve, merci bye <rire> Bon ben là-dessus on va vraiment commencer. Simon, Alors, je te laisse la place. OK, ben c'est parti. Alors euh, bonjour ou bonsoir euh, selon hein, le moment qu'on écoute. Bien sûr. Les nostalgiques et bienvenue aussi aux autres qui n'ont pas eu le plaisir vraiment délectable de savourer nos dessins animés d'antan. Oui. Hein? On a regardé un peu ce matin, même à la télévision, euh, des affaires qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Euh. Les euh, les Kalinours qui jouaient matin à Télétoon rétro puis des choses comme ça. Quoi, ok Steve tu rapport. peux revenir finalement. Non c'est <rire> beaucoup. C'est <rire> Kalinours le champion d'Europe. Attends un petit peu là. Tenais <rire> vous... par les sentiments. tu Non pas pour vrai je raccroche ok excusez je vous aime bye. Bye salut. Alors euh, l'animé dont je vais parler aujourd'hui et non ce n'est pas Albatar, ne vous en faites pas. Par contre. Euh... Oui, J'ai oh. pas dit le contraire, vous allez même entendre un extrait aussi. Hop, oh, un instant, on avait perdu... Ah, Eric, Je suis là. Ouais, attends <rire> un petit peu. C'est l'âme... T'as la... pas juste flushé Steve, t'as flushé. Non, c'est Steve qui Steve qui a, Steve qui a tout flushé. Ouais, Steve, c'est parce que quand, oui. tu, quand tu raccroches, ça, ça flush Eric aussi. J'ai oh, Mais... connu la, la gang <rire> de Guy Bécois qui essaie de hacker ton podcast. Hey, je te <rire> dis, c'est un hostile takeover. Oui si je m'en <rire> vais déjà ton projet tombe à terre maintenant c'est pas vrai. <rire> ouais. Que dois-je faire pour me libérer? Ben je vais je vais te libérer puis je vais euh, rappeler rapidement à Eric. Ça, ok hey, euh, bonjour. Merci merci, merci. salut et... salut là. Bonjour Eric euh... je te rappelle. Il est de retour! Oui, je suis de retour, après avoir eu un petit moment tout seul avec Steve. Ben oui, c'est ça! <rire> en bikini? En, bi en bikini. Fait que si tout va bien, je vais couper ça au montage. Sinon, ben, vous allez l'entendre parce que c'est comme un blooper, puis c'est ça. Fait que Simon, tu peux commencer, si mmh, tu veux. D'accord, alors, euh, comme je disais, en fait, euh, vous de devriez avoir entendu déjà un petit extrait d'Albataar. Mmh. Et donc, euh, comme aussi on s'en fait pas, j'en parlerai pas, par contre, ben... L'anime que je vais parler aujourd'hui, il semble un peu tiré par les cheveux, mais je le compare les deux un petit peu là. Donc, c'est sûr, à ma manière. On a un vaisseau spatial, un pirate, donc une pirate, euh, de la guerre. Donc, je me disais ça, ça s'approprie un petit peu là. Oui, un petit peu. Moins ouais. Donc, euh, sans plus tarder, je vous donne le titre en japonais. trezzo Pirates. en anglais je pas prêt. ah et... je... excuse-moi c'est pas facile non non okay. ça va okay. <coughs> ça, ça a l'air douloureux okay. en anglais c'est bodacious space pirates et euh, bon j'ai fait un petit peu de google recherche à savoir c'est quoi bodacious mais ils ont fait un mix de deux mots puis si je traduis en français ben c'est euh, ambitieux prodigieux là okay. d'accord Donc, euh, sans plus tarder, je vais aller avec l'histoire de ce petit animé-là, qui tourne autour d'une jeune élève du secondaire énergique nommée Marika. Elle s'occupe avec son club de bateaux de l'espace et aussi son travail à temps partiel dans un café rétro haut de gamme. Okay. C'est pas rien. Un beau jour, deux étrangers apparaissent et se disent être les membres d'équipage de son défunt père. Ce qu'elle ne savait pas. Là. Elle apprend aussi euh, tout ce qui se passe. Puis sans plus attendre, ben, il demande à Marika de prendre la place de son père et devenir commandant du bateau pirate Bentenmaru, qui signifie en français bicentenaire. Il y a plus d'un siècle, un contrat avait été établi avec un bateau durant la guerre de l'indépendance et suivant ce contrat-là, ce qui stipule, c'est que le bateau doit être hérité par le descendant direct du capitaine. Donc ça explique le pourquoi ils sont venus chercher Maricotte c'est la descendante il ouais, se trouve embarqué dans cette histoire de vie de pirate de l'espace et donc euh, le reste s'en suit là. Euh, si j'en viens à parler au niveau des, euh, de la production c'est fait par satellite je peux passer le reste là. au niveau du genre c'est vraiment bon science fiction mm -hmm. hein? ça se passe dans l'espace donc ceux que les fans qui ont aimé ça c'est pour ça que je faisais un rapprochement avec Calbator ça se rapproche un petit peu ça contient euh, 26 épisodes euh, toute l'animé au complet Okay. Mais on en est, je crois, au septième présentement. C'est c'est un animé récent? C'est en cours présentement. Okay, okay, okay, c'est okay. un qui, qui fonctionne euh, pas pire, là, en tant que tel. Le rating, euh, si on avait à mettre euh, une note, là, une cote, pour les gens qui s'inquiètent à savoir euh, quel âge que je peux faire, écouter ça, c'est PG-13, donc les enfants ou adolescents de 13 ans et plus. 13 ans et là. Et plus. Ça, ça, ça tourne pas mal à ce niveau-là, pis c'est ça, comme j'allais dire, c'est très léger comme animé, là. Il y a un petit peu de comédie, l'héroïne, elle veut être une pirate Plus on dirait pour le kick. C'est plus un euh, coup d'adrénaline. Mais hein, quand, hein? Ouais, quand même pas pire, là. Euh, Vois-tu, elle veut juste pas d'attachement, pas d'encombrement, elle veut rien là, de... sérieux. Ouais, C'est ça. Pour l'instant, en tout cas, là, j'en je, suis jusqu'au septième épisode. Mais par contre, on voit qu'elle a vraiment le déclic rapide, c'est-à-dire qu'elle pense rapidement pour pouvoir faire des décisions, ses choix. Mais des fois, les choix qu'elle prend, ben elle doit apprendre à à ce qu'elle fasse des faux pas, là, à en rire surtout. Donc, il donne quand même un petit peu de leçon de vie qu'il essaye de faire dans l'anime. C'est pas si pire, mais c'est ça. En considérant qu'avec les lasers qui tirent dans ta direction, j'imagine qu'un faux pas, des fois, pourrait être fatal. Là. Donc, c'est à bien y penser. Là. Donc, bref, comme on est juste au, vraiment au début là, de tous les épisodes, de toute la série, le reste semble quand même prometteur pour ceux qui aiment les aventures dans l'espace, sans vraiment trop se casser la tête, je dirais. Là. OK. Tu sais, je veux dire, c'est un bon 24 minutes, C'est investi à passer devant la télé, devant le tube, comme on appelle ça. Mm -hmm. Donc, euh, si j'ai une note à, à donner, pour moi, on sait que moi et, toi et moi, nos notes, on a de la misère avec ça. Mais on va finir par s'entendre un jour. Euh, je, moi, je donne 6 sur 10. Donc, c'est passable. C'est à regarder lorsque, vraiment, vous avez fait le tour de tous vos animés préférés. Puis, euh, vous avez quand même une rage d'animés qui vous pogne subitement, là. Ben oui, vous pouvez le voir, puis vous allez peut-être quand même trouver. Euh, moi j'imagine qu'il peut y avoir un développement qui va avancer. Ça sera peut-être pas nécessairement la même chose épisode par épisode. Mais j'attends au moins à ce qu'il y ait un, un milieu de saison, là, un plus. Mm -hmm. Puis après ça, même peut-être une continuité. Là. Mais c'est ce que j'espère. Mais quand même, ça, ça vaut la peine pour ceux qui aiment ça dans l'espace. là euh. C'était mon petit animé là, de ce podcast-ci. Ça va être, un, ça va être mmh. un animé qui va finir en 26 épisodes. Oui, c'est décidé, pis ça ira pas avec une deuxième saison. C'est pas supposé. C'est 26, c'est terminé. C'est 26, c'est terminé. Fait que c'était si rendu à moitié, puis ça lève pas ben ben, c'est parce que ça lèvera jamais probablement. Là. ça va être quelque chose qui va être hey, quand plus que ton 6 sur 10 là, pour le restant. Quand même 26 épisodes. Oui oui. Fait que c'était si rendu à 13, je me dis pourquoi pas le terminer. Non, ils vont qu il terminer quand même, Oh, oui, c'est ça, mais je veux dire, pour toi, là, de voir ah, l'histoire, ouais. si tu vois que c'est toujours du pareil au même et autre, que ça ne débouche sur rien, mais c'est quelque chose que, tu vas voir tes animés préférés en premier, puis tu dis « oh j'ai encore un petit peu de temps, je vais, oh, je vais le regarder, j'ai un petit 20 minutes. » Au moins, faire de histoires Exact, puis après ça, tu passes à autre chose, là. mais c'est quand même cute. OK. Merveilleux? Là, question. Oui, J'ai levé ma main, mais vous ne m'avez pas. <rire> euh, on, euh, on a pas y... fait de l'appel vidéo. La prochaine <rire> fois, on fera ça vidéo. Euh, tout, tu, comparais, on, tu comparais ça un peu à Albator dans le sens où c'est les pirates. Est-ce qu'on oui. peut s'attendre au genre, même genre d'histoire? Parce que je sais qu'Albator, c'était quand même assez violent par bout. Là. Il y a des gros combats. Est-ce est -ce que c'est plus ça ou c'est plus euh, histoire de petits amis ensemble qui s'en vont se promener en vaisseau? Je crois que tu simes pas mal euh, le deuxième choix. Euh, comparé vraiment à Albator, ça semble être plus cute que trop axé sur la guerre. Donc, c'est plus l'interaction à comment euh, un capitaine doit prendre des décisions puis avec un équipage en jeu. Euh, fait que, euh, oui, je te dirais, là, au niveau de la violence, j'en ai pas vu encore, mais on est encore au septième épisode. <rire> ça, oui, je ouais, sais je... les ennemis, ils gênent pas pour ça, mettre ça violent dès la première minute. C'est pour ça que... Ouais, mais c'est PG-13. OK. Donc... Et euh, c'est quoi ça... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font dans les épisodes si elles piratent? Est-ce qu'elle vole des trucs ou est-ce qu'elle récupère des trésors? -ce présentement, c'est plus au niveau du cyberespionnage. C'est-à-dire, euh, ils vont essayer de pirater euh, d'autres vaisseaux. Il y a un vaisseau fantôme qui apparaît qui essaie, de, dans le fond, de détruire son propre vaisseau. Et donc, elle, parce qu'elle semble être une menace présentement, euh, parce que c'est elle, la, la, la prochaine capitaine du euh, bicentenaire, là, du Bentenmaru, Donc, euh, il s'ensuit qu'elle, se fait... Euh, Tu sais, s'ils prennent possession électroniquement de son vaisseau, ils peuvent arrêter les moteurs ou n'importe quoi. Mais c'est ça. Fait que je me, je me dis, euh, oui, il y a peut-être un petit peu de danger là-dedans, mais c'est pas euh, à l'extrême, là. c'est vraiment une touche moderne. Ils ont mis tout le piratage informatique là-dedans. Oui, mais c'est comme je te dis, là, tu ne vois pas ce qu'ils font tout le temps, là. y en, en passe, là. Mais euh, oui, ça touche pas mal à, à ça, fait Il Fait qu'il y a autant du piratage dans l'espace que du piratage électronique. Oui, c'est ça mais ça c'est probablement plus c'est c'est quand même bizarre parce qu'on trouve que certains animés aujourd'hui sont, sont violents mais ce qu'on écoutait quand qu on était jeune il y a des pauses dans Goldorak puis des pauses dans Albertator qui étaient quand même assez violentes puis ouais. dans ce temps-là on n'en faisait pas nécessairement de cas puis aujourd'hui tu verrais les mêmes choses dans des dans des dessins animés à la télévision puis le, le monde sont sont choqués de voir que c'est tellement violent mais dans notre temps je veux dire c'était c'était pire par bout Mais personne se, se se scandalisait avec ça, mais c'est sûr que la société a évolué aussi là, mais des fois c'est pour le meilleur, des fois c'est pour le pire. Là. Et juste l'autre fois, j'ai retombé sur un épisode du petit castor, puis je trouvais ça hardcore. <rire> juste <rire> au point de vue émotionnel, c'était les affaires que là c'est pas pour les enfants ça. Regarde, c'est ça comme Annika dit, Des méthane des des, euh, des des des fois la où il, euh, de ben, il y a hum, la les affaires là mi, euh... Rémi sans famille, oui, la Belle et jours. Sébastien, je dis, la maman était tout le temps morte. Ben oui. Ouais, ouais, c'est ça, Toujours la maman. Tout le temps. Fait... C'était Peut-être dur de la dessiner. Peut-être ouais, qu'il était capable de dessiner des femmes comme Dalí, fait qu'il les faisait mortes. Non, mais c'est ça, c'est je me rappelle des épisodes de Des c'était vraiment mm -hmm. comme C'était c'était traumatisant en, en étant enfant de voir des, des choses qui faisaient des fois qui se faisaient torturer, puis les parents faisaient pas on faisait pas de quoi T'écoutais des bonhommes puis T'écoutais des bonhommes. <rire> c'était pas grave dans ça, ce temps-là. C'était une grenouille. C'est ça c'était C'était pas, grave. C était, c était pas ça. C'était juste une grenouille. C'était pas grave. Fait que mais ça, ça a changé. Que... Pis ton émission, euh, côté graphique, ça ressemble à quoi? Mmh, côté dessin, c'est tu, ouais, -tu euh, Les filles à grosses boules Non, non, non, là? non, c'est ça. Je, je vais faire une différence parce que je vais en parler de d'autres animés où euh, il y en a un qui s'est vraiment accentué là-dessus et que. <rire> bah bon, je déteste pas disons oh oui, <rire> non mais on parle de l'histoire j'aime bien l'histoire le contenu je vais, je vais vous l'expliquer parce que tu sais comme dans mes jeux quand, lorsque je joue à Aliens, au mmo j'aime bien avoir un thème euh, vraiment plus dark oh oui. bon mais ça je vais en parler de celui-là mais je vais le spécifier c'est pour ça que quand, si je reviens à dire pg 13 là c'est c'est vraiment king c'est à dire que je vais mettre euh, comme, comme genre au lieu de science-fiction euh, ARM. Mais là, c'est ça. C'est qu'en réalité, c'est centré autour d'un gars et qu'il y a toujours comme cinq filles. Je sais pas, ils sont stickés là-dessus. Euh, les Japonais, je sais pas pourquoi, là, mais il y a tout le temps cinq filles puis on dirait qu'ils ont les cheveux tout le temps de la même couleur, là, chacune différente. Là. Mais euh, c'est ça. Tu peux en trouver avec... Euh, que... Oui, avec une poitrine un peu plus volumineuse et autres Mais ouais. c'est parce qu'il se fit euh, aux normes. Il y a au moins deux femmes pour un homme ça Ben ça, j'ai rien contre. Là. Mais je veux dire, ça, je parle pour moi, mais... Bah. Bon. <coughs> bon. Fait qu'on va passer à notre prochain sujet. Es -tu, as Merci, oui. T'avais-tu d'autres choses là-dessus? Non, aussi, non, au tu... niveau de l'animé euh, moi c'est terminé. là J'ai fait, fait le tour à moins qu'Éric ait une autre question en rapport avec ça ou Non ben je, je regardais des photos en même temps que tu parlais sur les internets. Puis euh, c'est ça, je voyais comment ils sont habillés, puis tout Puis évidemment, ils sont tout habillés en écolière. Oui, oui, oui, c'est pas mal une un thématique classique. de filles oui, du de, de secondaire. Là. Il a okay. l'air d'avoir de ces fameuses animations quand ils sautent dans les airs avec des lumières et des lignes qui passent vite en arrière des autres. Là. On appelle ça des lasers, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. OK. <rire> c'est bon. Il y a tout le temps, tout le temps ces scènes-là dans tous les animés où oh, ouais. le, le background passe bien vite. Pis... C'est du classique. Non, c'est bon. Okay. <rire> d'accord, merci Eric <rire> alors euh, bon, évidemment le temps est venu euh, pour moi de parler un peu au moins de MMORPG ouais. hein, que pourrais-je faire sans ça mais avant tout, je vais ouvrir une parenthèse Oh, ok. même si Diablo 3 semble être toujours être un bon vieux hack and slash et donc n'est pas un MMO, je vais quand même évidemment en parler parce que pour moi c'est un coup de cœur. c'est quelque chose qui, qui me tient peut-être pas toi mais moi oui Alors, c'est sûr que je vais élaborer plus en détail lorsque je vais mettre la main sur mon Collector Edition, qui est déjà légère qui arrive, en fait. T'as pas, pas, pas eu accès à la bêta? T'as-tu eu accès à la bêta? Pas encore, pas non. Encore. Non, pas, pas encore choisi. Je travaille fort, mais non, ça, ça donne pas. Donc, pour l'instant, c'est ça. On attend encore sa sortie, qui on a su, dans un futur proche. Oui, ça c'est... Ouais, c'est c'est ça. Mais ils ont changé de Soon à un futur proche. Donc, bref. Euh, j'espère que c'est pas... <rire> Mais quel... Juste traduit. <rire> Mais quel des deux qui est plus proche, Soon ou d'un oui, futur oui, proche, si ça, ça dépend de... Okay. Sérieux. Alors, j'espère que c'est pas vraiment à cause des consoles parce qu'ils ont parlé aussi que... Diablo 3 allait être sur console. C'est sûr, sûr, sûr. Oui, mais je ne sais pas s'ils veulent retarder parce que là, ils veulent déployer ça à grande échelle et ils ont été retardés par les Coréens, on le sait. Mais maintenant, euh, je crois qu'au niveau, à cause du bêta justement, que les gens ont écrit peut-être qu ce qu'ils peut qu qu aiment, qu ce qu'ils aiment moins. Oui. Ils sont en train aussi de réviser certains systèmes. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a des gens qui sont déçus. C'est ça, puis ils ne veulent pas se planter. Là, donc. Euh... Ben, ils ne peuvent pas se planter. <rire> mais d'après moi, ils vont se planter ben je sais pas Mais moi, je voudrais juste lancer ça comme ça, mais pensez-vous que Nintendo a allongé du cash sur le côté pour qu'il attende le plus proche possible du lancement de la nouvelle Wii? Euh, moi, je ne penserais pas. Je pens, ne suis pas certain. Je pense que s'il y, y a une console que le jeu ne sortira pas dessus, ça va être la Wii U. Je suis pas mal un peu d'accord, mais je serais vraiment agréablement surpris, mais... C'est-on jamais maintenant, là? Mais. Oui, j'en je doute. Je suis sûr, sûr, sûr, sûr au, au gros minimum, il en retarde pour pouvoir sortir une version Xbox en même temps que la version PC. Ah, mm. oh, ça c'est sûr. Donc, c'est ça. Ça avait parlé aussi qu'un producteur avait quitté le navire là, et tout ça. Donc, peut-être le temps de, re, de se faire remplacer, de regarder tout ça, et afin de remettre ça en branle. Une sortie peut-être pour le deuxième quart, donc, j'imagine jusqu'en juin. Hé, hey, ça irait-tu pas bien, nos cocos rasés? Ça pourrait être trop bien. Hey, wow! Beaucoup d'autres euh... consolations pour ton petit feu. cheveux. Ah. Alors, patience, les amis, ça s'en vient. Donc, maintenant, Rift! Ben oui! Ouh. Ouhou! Commence par, commence par le, le, le début euh, c'est ça on va te laisser aller puis on en parlera on en discutera plus tard parfait donc euh, c'est ça écoutez Rift maintenant est rendu en version gratuite faire attention c'est jusqu'au niveau 20 donc c'est Rift Light puis c'est c'est ça on peut passer à ta chronique ah non ok Ils ont fait exactement comme World of Warcraft Le, le, le film... gameplay est presque identique à World of Warcraft ou uh, Star Wars même Euh... Ouais Il ça, y a bien des bon... choses qui m'énervent mais on en reviendra plus tard Parfait Mais euh, regarde, je vais en parler une petite affaire mais au niveau graphisme, je dirais correct Ouais, oh, c'est joli là. Pas vraiment impressionnant, c'est pas mal du standard Moins que Star Wars Ok euh... Comparé à World of Warcraft, je ne vais pas dire que je l'ai pas joué. Ben c'est d'une catégorie que je disais qu'on n'en parlerait pas World of Warcraft, mais. Juste comparer les graphiques. Les graphistes. C'est. Est... Eric, est-ce que tu as joué à World of Warcraft? J'essaie d'éviter ça, merci. D'accord. Okay. Ouais, un autre fan. <rire> <Subard>. <rire> non, mais je, je suis un gros gros fan de tout ce qui est Warcraft. Ok. J'ai vraiment pensé deux fois parce que moi, les. toutes les les.. Euh, Les Warcraft 1, 2, 3, j'ai tout joué à ça, puis, euh, mais j'ai pas assez de temps à investir dans un seul jeu comme ça. C'est ça. Parce qu'après ça, si tu joues pas à ça, tu te sens coupable, puis pis t'hésites de jouer à d'autres choses. Fait que c'est un peu ma situation avec Star Wars, mais c'est ça. <rire> c'est rien, rien contre World of Warcraft, c'est en fait quelque chose contre toutes les MMO, j'ai pas le temps. <rire> c'est ça. C'est tu platin. Je vais prendre ta place, Eric y a pas de trouble là-dessus. <rire> mais c'est ça juste pour dire au niveau de, des graphiques de wow euh, je dirais que c'est fait plus américain puis on fait ça en cartoon ouais, okay. euh, puis c'est pas pour moi là c'est pas beau okay. donc le, le, le jeu est peut-être intéressant et autre mais pour moi j'accroche pas et puis j'ai besoin d'accrocher au niveau graphique mm -hmm. pour me sentir euh, immergé ouais exact puis non okay. fait que non. Tout ça je dis que c'est correct fait que si tu World of Warcraft Rift c'est c'est correct là ouais. mais euh, ça reste du du moins pour moi là bah ouais R ben R je l'ai trouvé joli les, les environnements sont beaux les personnages sont corrects ok donc c'est ça écoute euh, je dirais vraiment une copie là par une compagnie qui voulait vraiment sa part de gâteau du marché mais qui semble avoir de la misère à percer parce que bon il euh, y a d'autres jeux qui sont un petit peu plus euh, inc ouais. incitatifs qu'on veut embarquer comme là ben là c'est sûr Star Wars fait qu'ils doivent selon moi ils vont devoir débloquer ça euh... Moi, je trouve que c'est vraiment leur dernière tentative de mettre ça jusqu'au niveau 20, mais ils vont peut-être devenir free-to-play aussi, là. complètement. Là. Un peu comme d'autres ont fait par, par après d'avoir sorti suite. payant, oh, oui. comme Star Trek Online, des affaires comme ça, qui ça. sortaient payant euh, au mois comme... Dungeon and Dragon. Oui, c'est ça. Euh, mm -hmm. con, euh, euh, Conan? Conan? Age of Conan. Age of Conan, des choses comme ça. Ils mm -hmm. ont tous parti payant euh, par mm -hmm. mois, puis euh, sont venus free-to-play. C'est vraiment ouais. la, la courbe inverse des jeux qui sont pas MMO le, présentement, l'industrie on dirait. Hein? Toutes les MMO, il euh, y en a beaucoup qui comment euh, qui, qui s'en vont gratuits. Puis à l'inverse, on a les jeux normaux qu'on achète au magasin, puis ils nous rajoutent du DLC, puis ils nous rajoutent des affaires à payer en plus. C'est ça. <rire> C'est un monde différent, mais il faut vraiment que tu accroches quelqu'un solide pour y faire payer 15$ par mois pour jouer à un jeu, tandis que des fois mais acheter un épée à 10$, puis acheter... La personne va dépenser presque autant au bout de la ligne. C'est juste qu'il est pas pris à payer à chaque mois. Ce qu'on avait déjà discuté lors d'un autre podcast. Oui, c'est ouais. ça. ben ouais. comme uh, Call of Duty Elite, c'est presque rendu un système de MMO. Les ouais. gens vont payer pour avoir des nouvelles maps à chaque mois, puis ils vont payer pour avoir des guns d'extra Oui, c'est ça. Donc, fait... euh, si je veux revenir à Rift... Oui, ouais, Rift. Ouais. Le système de quête, là, vraiment, est comme les autres. Euh, pas nécessaire de tout lire l'histoire que le NPC, là, le personnage non-joueur, veut nous donner. On clique, clique, et voilà. On regarde la mini map on dit, ah tiens, il y a un autre point d'exclamation vert. On s'en va là-bas, clique, on fait la même chose, clique, clique. Là, on sait qu'on a besoin de tuer tant de monstres comme d'habitude. On y va, on fait ça. Et j'ai remarqué que ça avait l'air, jusqu'à maintenant, plutôt facile. Euh, on est mort une fois. Vraiment, euh, on s'est pogné un natation. spot difficile. Ouais, on, les... on a pogné un spot vraiment difficile, peut-être plus fort que nos personnages l'étaient. Il y avait des loups partout, il y avait des monstres partout. Ah puis... oui, on est allé plus loin que oh, prévu. C'était pris d'une place oui, dans les cartes où on ne avait... peut-être pas être. Là. On, a, on approchait d'arrêter de jouer aussi. Oh, oh, oui, c'était vers la on, fin. là. On, on, on s'est évadé un petit peu. On donc, était un oui, c'est plus aventurier. <rire> c'est ça. Puis, selon moi, c'est ça. On, Tu fais les quêtes, les quêtes, les quêtes, et tout à coup, tu te fais embarquer dans un rift, que c'est ça le, le, le but du jeu. Il ouais. y a une fin qui arrive, et là, on voit un paquet de tentacules, et chaque tentacule... Euh, selon moi, a oh, euh, quelque chose de spécial à apporter, un type de monstre ou une déesse qui protège ça, ou un dieu quelconque. Mais soit que c'est du mauvais, il y en a d'autres, ça va être la nature, euh, bref. Mais on réussit pas nécessairement ça va tellement comme trop vite que tu prends pas le temps de regarder l'histoire puis tu cliques tu cliques tu continues puis là haut tu es rendu au niveau quoi on s'est rendu assez pas plus 10 au niveau 10 ou 12 Donc, je c'est euh, 12 c'était ouais on n'a pas été voir jusqu'à la fin mais déjà que ça ne nous intéressait pas non plus d'aller jusqu'à la fin ça nous donnait une bonne petite idée là, de ce que c'est euh, Rift puis euh, je crois pas que ça m'a incité à vouloir vraiment embarquer là, euh, de plus. Là. moi en fait je voulais vraiment voir le système de magie Okay. Parce que lorsque j'avais été sur Internet, euh, il y a comme un système vraiment différent et euh, tu sais ça marchait par branche puis de, à chaque niveau qu'on montait, on mettait ça. Ça donnait d'autres archétypes que la simple mage. En soi, c'est bien les animations. Je les ai trouvées quand même euh, correctes, mais c'est redondant selon. Chaque magicien va avoir son propre euh, sa propre petite, euh, tu son missile magique là, si tu veux. Là. Ouais. Mais ils vont juste changer la couleur entre autres. Mais il y a, je sais pas, il y a un petit quelque chose là, qui fait que j'accroche pas. Puis plus j'avance, plus j'ai hâte que la session de jeu arrête, là qu'on dise « bon, puis je commence à m'ennuyer un peu de Star Wars tu », t'sais. Ouais. Fait qu'imaginez-vous. C'est pas mal ça pour moi de mon côté de l'œuf, ouais. là. C'est ça, on a joué euh, deux semaines de temps. On s'est donné deux semaines, euh, puis dans la deuxième semaine, là c'était on jouait trois soirs par semaine. Dans la deuxième semaine... Le premier soir, c'était pas pire. Les deux derniers soirs, on, on, on jouait pour se rendre plus loin dans l'histoire. Juste pour pouvoir en parler un peu plus. Là. Mais il euh, y avait bien des choses qui m'énervent dans le ce jeu-là. C'est Premièrement, peu importe la classe que t'es, c'est toujours la même quête. On avait toujours les mêmes quêtes. On parlait toujours au même personnage. Il euh, n'y avait rien de différent entre moi qui étais un guerrier et toi qui étais un magicien. C'était exactement les mêmes quêtes. L'affaire qui m'a le plus énervé... C'est que si tu vises un ennemi, puis tu te mets à courir, <rire> ah oui. ton, ton, ce, qui était, ce qui était drôle d'un côté, ce qui était quand même cool d'un côté, c'est que si tu cliquais sur un personnage bon méchant, puis tu courais avec ton, ton, ton, ton personnage à toi, il se tournait la tête pour regarder vers le personnage que tu avais cliqué. C'est cool d'une certaine manière, parce que son attention est sur le personnage que j'ai sélectionné. Fait que c'est il courait, il court, puis il regarde de côté jusqu'à temps qu'il passe trop loin, ou ce que le coup il casserait pour faire un 180 degrés, puis là, il se met à regarder en avant puis il court. Mais si tu as le malheur de te battre en plein milieu de 3-4 ennemis, ben faut que toi-même tu vires ton personnage de bord pour aller attaquer l'ennemi qui est en arrière de toi. Le soit que c'est je sais pas si c'est une décision consciente. Mais ton personnage est trop stupide pour se revirer de bord en disant J'ai un ennemi dans le dos mais je vais regarder en avant pareil. Dans Star Wars, si t'as un ennemi en avant, tu as un ennemi en arrière, tu as un ennemi ses côtés, ou surtout que tu as fini de le tuer, ton personnage se retourne pour attaquer le prochain ennemi. Dans ce jeu-là, c'est toi-même qu'il faut qu'il vire ton personnage de bord avec tes touches pour y faire face, pour pouvoir l'attaquer. Mmh. Si tu t'attaques et tu y fais pas face, c'est un beau message qui t'apparaît à l'écran à dire vous devez faire face à votre ennemi pour pouvoir l'attaquer. Mais je dois te rajouter que tu avais le bouton V qui te permettait de voir à l'arrière, donc aussitôt que tu appuyais dessus, la caméra s'inversait et tu voyais comme à l'arrière. Mais quand même, ton corps est allé dedans Tu peux quand même l'attaquer, mais il faut que tu tiennes ton bouton sur le V, ce qui est vraiment, moi aussi, je trouvais ouais. fatigant. Ça m'a ça. Ça ça, ça pas... Euh, les, les, les graphismes étaient quand même jolis. C'était quelque chose que j'aurais quand même embarqué dedans, mais l'histoire m'intéressait pas. Euh, ce qui est le fun par exemple c'est que t'avais des missions t'avais des choses à ramasser en dessous de l'eau fallait nager en dessous de l'eau t'avais des bébites à tuer en dessous de l'eau fallait que tu vérifies ton, ton souffle tu pouvais perdre ton souffle puis mourir en dessous de l'eau fallait que tu remontes prendre de, de l'air et redescendre ça c'était bien là. mais pour le restant je j'ai pas du tout embarqué dans l'histoire euh, pourtant j'ai rentré dans le jeu de bonne foi je me suis dit mm -hmm. non c'est sûr j'étais pas rentré dans le fait que si j'aime ça je m'abonne puis je paye puis je joue J'ai déjà Star Wars, C'était pas dans mon but de partir puis aller jouer un autre MMO. Mais je suis pas parti non plus en dire « ce jeu-là, l'air <rire> ». C'était comme, j'étais parti de bonne foi en voulant l'aimer, puis euh, finalement, euh, non. Mm. Puis pourtant, je ne suis pas quelqu'un de gâté en tant que MMO. J'en ai pas joué autant que Simon en a joué. J'ai joué Dun Eternal, puis j'ai joué euh, Star Wars. Et puis maintenant, justement, avec la venue de Hayon en version gratuite aussi. Hayon tomber gratuit? Eh oui. OK. Jusqu'au niveau 40. Ah, OK. D'accord. Alors, Riff va avoir fort à faire, sinon de creuser sa propre faille... faillite? Ouais, c'est ça. Je vais ça. faire un plaisir de montrer Ayon donc, à Scalazormo. Bon, c'est ça, Rénaud. Et voilà. Et c'est sûr qu'on va en reparler au prochain podcast. À ah, pas au prochain. Au prochain, ah, Ça veut dire que mon bonhomme dans Star Wars va encore s'ennuyer de moi. Et voilà. Parce que tout cela, bien sûr, en attendant une réponse, de participer au bêta de Guild Wars 2. Oui, t'as-tu fait de la demande? J'ai reçu une invitation. Oh, ok. Donc, euh, j'attends toujours avoir une confirmation, mais je suis dans leur banque de données et ils vont en faire plusieurs. Donc, j'imagine que si tu vas sur le site, tu peux peut-être aussi faire la demande et afin de voir euh, ce que ça donne parce que eux aussi, ils vont avoir des combats dans l'eau. Ah, ok. Oui, ils peuvent avoir même de, de quoi de très gros. là. Ah, on va, mm -hmm. on va regarder ça. ça. C'était intéressant. Je, je dirais j'ai installé le premier parce qu'on était supposé l'essayer. Puis finalement, euh, mon temps... Ce que j'aimais pas de, de, de Guild Wars, la démo, c'est qu'ils te donnaient pas nécessairement un nombre d'heures de jeu. T'avais 7 jours pour jouer. Fait que si tu jouais pas pendant ton séjour, On n'avait pas 10 heures Ça 10 heures de jeu, ouais, mais t'avais un certain de nombre jeu. de temps aussi. 14 jours. Pour le. C'était 14 jours. Mm -hmm. Puis finalement, j'ai créé mon bonhomme, je me suis jamais logué, puis on n'a jamais joué. C'est ça. Mais déjà là, en partant, les, le, le, le, euh... ouais, ça, le, les graphismes étaient pas à cette date-là. Donc, juste en voyant mon, mon personnage, j'ai comme non, c'est beau. <rire> puis euh, j'ai passé à d'autres choses. Je m'aurais pas euh, ça m'aurait pas intéressé directement en partant, de toute façon. Bon mais on va voir avec l'avenue des des prochains qui s'en viennent puis c'est ça comme je disais vivre le printemps qui s'en vient grand pas et la grippe qui s'en ira on va espérer on va espérer donc au ouais. plaisir tout le monde merci beaucoup bon fait que là on a eu euh, les deux on a eu et de l'anime et du mmorpg et hey. puis ça a l'air que okay. euh, on... ça a l'air qu'au prochain podcast on va parler de mmorpg puis ça devrait être à yon ça a l'air ben ça devrait être pas mal ça si tout va bien vais... peut-être un autre animé aussi peut-être on verra Fait que merci beaucoup Simon. Merci à vous. Là-dessus, on va passer à notre nouvelle recrue, le monsieur, ah monsieur d'Edmonton. Ben j'espère, sinon un, pod un podcast en langage des signes, ça serait, ça serait long un peu, surtout qu'on n'a pas de vidéo. Ah ben j'ai des cartons à vous montrer par exemple. Ah ben ça va être beau d'abord. Présentation PowerPoint. <rire> présentation PowerPoint pour un podcast, ça va être merveilleux, le monde aime ça, euh, voir euh, ce qu'on qu fait à la radio. Surtout en conduisant. Ouais, fait que pour le monde, pour le monde qui a la radio en 3D, ça va être un, un, un segment parfait pour vous. C'est à mon tour? C'est à ton tour, je, je te laisse la place. OK. Bien euh, d'abord, merci de m'inviter sur le podcast. Ben, ça me fait plaisir. Et euh, mon premier sujet, ben, en fait, c'était inspiré de la première discussion pré-podcast qu'on avait eue, euh, où je vous parlais des jeux que je jouais présentement. Puis ça m'avait rappelé un vieux jeu que j'avais déjà joué, en fait, une vieille série. Et euh, donc, le jeu que je jouais, c'était Darksiders. Euh, que ça m'a pris du temps à acheter. Euh, C'est un jeu qui était sorti en euh, janvier 2010. Et il euh, y a des jeux, des fois, comme ça, on les regarde sur la tablette et on fait « Ah, ça m'intéresse, mais il y a d'autres choses qui viennent de sortir. Ah, ça m'intéresse. » Puis finalement, dernièrement, il n'y avait pas grand-chose à jouer, alors euh, j'ai trouvé une copie pour pas cher. Et je me suis mis à jouer à Dark Cyber et automatiquement, j'étais là... Euh, Soul Reaver, Legacy of Kane Soul Reaver. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui apparaissait à l'écran, je j'étais là, mais c'est une copie éhontée de Soul Reaver. Alors, mm -hmm. je me suis dit, je vais parler de Soul Reaver, qui est un jeu euh, qui, ça fait assez longtemps qu'il est sorti. Euh, tu, dois tu dire quelque chose? Mais par hasard, c'est-tu Game Loft <rire> qui le fait? Ils, sont bons, ils sont, bons pour, <rire> sont bons pour copier ce que toutes les autres font. C'est-tu Game Loft qui fait ce jeu-là? Non, parce que si Game l'avait fait, il l'a rappelé Soul Breezer. Ah, ok, c'est vrai. c'est. Tu comprends? Tu oui. Vois, ça, il excuse, change le titre. Excuse-moi, et... c'est mon <rire> erreur. PG-13. PG-13, <rire> ouais, c'est ça. <rire> ils, ils font comme au Scrabble, ils prennent les lettres du nom, puis ils les changent de place pour faire un nouveau mot. puis. Euh... Un amalien? Ça. Ils mettent ça sur l'iTunes Store. C'est ça. Ouais il a Ils en vendent des millions de copies. Bon, donc, euh, qu'est-ce que c'est ça? Vous allez me demander Soul River pour les gens qui n'ont pas joué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui jouent, même beaucoup, qui n'ont pas beaucoup entendu parler de ce jeu-là, même si c'est un jeu qui a quand même eu un très bon succès commercial. En fait, c'est une pantologie. Notez ça, les enfants, ça va être dans l'examen. Euh, c'est, en fait, deux histoires qui vont se connecter ensemble puis euh, se finir dans un cinquième jeu. Donc, il y a Toute la série s'appelle Legacy of Cain, euh, Soul River, et il y a aussi Legacy of Cain, Blood Omen. En Soul River, on va suivre l'histoire euh, du personnage qui s'appelle Raziel, et dans Legacy of Cain, Blood Omen, on suit l'histoire de Cain. Donc, euh, le premier jeu de la série, c'était un petit jeu qui avait été fait, un petit jeu qui dure au moins 50 heures, qui avait été fait en vue euh, isométrique, dans lequel on jouait le rôle de Cain, euh, qui est un vampire, en fait, qui est un humain qui a été assassiné et ressuscité en vampire. Donc, ce n'est pas la façon traditionnelle de devenir un vampire, mais bon. Et a... on Éric. fait l'histoire de Cain... Oh, Éric, oui? y a il y a-t-il une façon traditionnelle de devenir un vampire? La façon de faire mort <Okay>. par <Qu> un <'on> vampire, c'est la façon qu'on connaît la plus, la plus connue. C'est ça, faire mort par un vampire, ou... etc. On voit trop de films. Euh, lui, il se fait transformer par un vampire par un personnage euh, bizarre. Donc, euh, ça, c'est l'histoire de Kane. Donc, lui, il va partir dans sa quête pour un peu se venger, mais en fait, il va tomber, euh, il va tomber dans toute une autre histoire euh, qui va l'amener à, à détruire plein de choses. Euh, moi, j'ai aimé mieux un peu plus la série Soul River, qui est le deuxième jeu, euh, probablement à cause du personnage qui est pas mal plus intéressant. Mais pour comprendre où on s'en va avec Soul River, il faut commencer à comprendre euh, qui est Kane. Kane, c'est un peu le personnage central de la série. Euh, comme j'ai dit, bon, c'est quelqu'un qui est assassiné, qui est devenu un, un vampire. Et c'est pas un héros qui est gentil, c'est un héros qui est vraiment méchant. Euh, Kane euh, il va faire un deal euh, pour revenir à la vie avec un, un une espèce de, de semi-dieu magicien qui s'appelle euh, Mortanius, euh, qui va lui dire euh, que euh, prendre sa revanche, c'est pas tout. Euh, qu'en fait, il doit aller euh, se rendre à un endroit qui s'appelle les Neuf Piliers. Et les Neuf Piliers, c'est ce, tout le long de la série, c'est un thème qui revient. Euh, les Neuf Piliers sont neuf piliers magiques qu'il y a dans le monde, euh, dans le royaume de Nosgoth, où le jeu se développe. Et ces piliers-là sont responsables d'un peu de la balance de l'univers. Et à cause de Cain, les piliers vont être détruits. Et le monde va tout se corrompre. Et euh, comme ils disent dans le jeu, ça va se, se dégrader de façon éternelle. Euh, donc, euh, les, les piliers étaient protégés par les humains. Euh, Kate va tuer tous les humains. Et, euh, et après ça, il va se rendre compte qu'il faut qu'il reconstruise les piliers pour sauver l'histoire. Et euh, il va s'embarquer dans une quête pour trouver euh, l'épée euh, Soul River euh, Et donc, on arrive au jeu Soul Reaver. Okay. C'est un jeu qui se promène énormément dans le temps. Il y a plein de passages... Euh, Il y a plein de d'aller-retour dans le futur, le passé. C'est extrêmement euh, compliqué à décrire comme ça, mais euh, je vais essayer de vous résumer euh, vite, vite, vite, Soul River. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Donc, Soul River, le deuxième jeu de la série, euh, c'est le jeu change de style. On lâche la vue isométrique et on passe une vue.. Euh, semi-troisième personne, en fait, avec une espèce de caméra qu'on contrôle plus ou moins. Euh, je vous en reparlais tantôt, ça amène des choses assez frustrantes des fois euh, quand on fait des combats et que la caméra n'est pas bien placée. Okay. Euh, donc, l'histoire commence avec euh, Raziel. Et en fait, c'est que Kane, au début du jeu, est euh, rendu presque un espèce de dieu-vampire Et euh, il y a toutes euh, ces hordes de vampires qui sont là en avant de lui. Et euh, tous les vampires ont eu des dons pour euh, évoluer, pour développer des nouvelles habiletés un peu. Et Raziel, qui est son premier lieutenant, ou son fils, en tout cas, c'est comme lui qui l'a créé un peu, euh, a développé une paire d'ailes. Et euh, ça, ça rend euh, Kane vraiment furieux. Alors, il va lui arracher euh, les os des ailes et il va le balancer dans une espèce de puits sans fond. Euh, qui s'appelle le lac des morts. Puis ça aussi, euh, c'est euh, 13 ans et plus? Euh, oui, je pense. <rire> ça, ça doit être assez 13 ans et plus, oui. J'imagine qu'il y a un gros classé M dessus. Et donc, euh, Raziel se ramasse au, bon, au, fond, au, au fond du puits et euh, il va passer là euh, un bon bout de temps. En fait, il va pourrir là pendant au moins 1000 ans, selon ce que le, le jeu nous dit. Et il va être ramené à la vie Euh, par un espèce de dieu qui a de l'air d'une pieuvre, en tout cas c'est assez spécial, Squid et qui va le faire de lui son Soul Reaver. Okay. Et un Soul Reaver, c'est en fait, euh, je traduis ça, ça c'est un collecteur d'âmes. Et euh, là, Radiel va donc partir dans une quête qui est un peu une espèce de vengeance, mais aussi une espèce de quête pour rétablir euh, tout le temps cette espèce d'ordre qui cherche à rétablir que tous les personnages, tous les protagonistes veulent attirer leur, leur, leur coin de la couverte un peu pour rétablir ou pas rétablir l'ordre dans le monde. Euh, donc, euh, lui, euh, Raziel, euh, il va retourner euh, dans le monde euh, pour euh, essayer de, de combattre Kane, essayer de le retrouver, il va combattre des ennemis, ça va aller un petit peu dans tous les sens. À certains moments dans le jeu, il va se rendre compte qu'il y a les mêmes intérêts qu'il À certains moments, non. Donc, le jeu joue constamment là-dessus. Et euh, il n'y a pas beaucoup de combats de boss, mais il y a beaucoup de puzzles. Un euh, casse-tête. Oui. Je ne sais pas. Ouais, c'est <rire> bon. Euh, donc, oui, c'est un jeu qui ressemble un peu dans ce sens-là aussi euh, à Darksider et à Zelda ou à euh, Tomb Raider. Dans le sens où tu rentres dans des grandes pièces, où tu déplaces des blocs... Euh, que tu enlèves de l'eau, euh, que tu pousses des grosses... Euh, des engrenages, faire fonctionner des choses. Et euh, c'est comme ça que tu vas te promener. Euh, Raziel, euh, c'est un vampire qui est maintenant mort, donc il ne peut pas vraiment mourir quand on joue dans le jeu. Euh, quand on n'a plus d'énergie, tout ce qui arrive, c'est qu'on balance dans l'autre dimension, qui euh, eux appellent le « realms ». Euh, la tradition le realm, c'est royaume, mais ça s'applique pas vraiment. C'est comme une espèce de dimension qui est le même, exactement le même monde, mais c'est le monde fantôme. Donc, ce qui arrive, c'est que, euh, admettons qu'on est dans un château puis qu'on balance dans le realm, et c'est le même château, mais tout est tordu. Euh, certaines portes qui étaient fermées euh, dans le monde normal vont être ouvertes dans le realm. Donc, on comprend vite que dans le jeu, il faut balancer entre les deux souvent pour pouvoir résoudre certains puzzles. Donc, il faut te fa... il faut que tu te fasses tuer des fois. Euh, tu n'es pas obligé de mourir pour aller dans le Realm. OK. Mais tu es obligé d'être plein d'énergie pour sortir du Realm. Et tu dois aller à certains points pour en sortir. Mais tu peux y balancer à n'importe quel moment. Mais tu te régénères dans le Realm Oui, dans le Realm, il faut que tu ailles absorber des âmes d'ennemis de tutus, des âmes qui font juste se promener ici et là. Et quand t'es plein, tu peux trouver un point, il euh, y en a un petit peu partout, où tu te permets de revenir dans le monde normal. T'as pas vu un King of Abyss par là, hein, par hasard? <rire> euh, je sais pas, il faudrait que je cherche encore. <rire> <rire> et ton personnage euh, je, me suis, je me suis mis à non, jouer voyons. un petit peu derrière moi, okay. justement, pour, euh, pour vous en parler. Donc, euh, c'est ça, donc, non seulement on se promène entre les deux mondes, mais aussi on va se promener dans le temps. Donc, il y a euh, certains niveaux où, euh, quand on s'en va dans le passé, les châteaux vont être super beaux, bien construits, il va y avoir plein de portes, mais dans le futur, certaines zones vont être détruites. Donc, des fois, il faut aller dans le futur, dans le RAM, pour faire une partie du puzzle, et quand on va retourner, après, on va retourner dans le passé, euh, dans le monde physique, pour faire d'autres choses. Donc, euh, ça devient assez, euh, assez bizarre. Un petit peu compliqué. peu complexe. Ouais. Oui, c'est extrêmement complexe, mais tout ça est tout le temps, l'histoire est tout le temps bien faite. Et euh, si vous n'aimez pas les cutscenes, ce n'est pas un jeu à jouer. OK. Euh, il y a beaucoup euh, d'animation. Oui, j'ai vraiment souvent dit, c'est comme un film entrecoupé de scènes de combat. OK. C'est vraiment, on se promène d'un endroit à l'autre, on tape 3-4 monstres, 3-4 vampires, euh, ou peu importe ce qu'on a dans notre chemin, on arrive à une place, il y a automatiquement une cutscene. OK. Euh, Montre, non, on aime petit. ça. Oui, ça, ça, ça rend l'histoire plus intéressante. Hein, oui. Et les voix sont extrêmement bien faites. Euh, par contre, si vous jouez, euh, surtout si vous jouez aux deux, je pense, euh, mettez les sous-titres euh, si vous n'êtes pas fort avec les accents british ou euh, les accents anglais très littéraires. Là, euh, parce qu'il faut être capable de tout suivre. Et comme tout bon jeu euh, qui se passe dans un monde fantastique, tous les noms sont imprononçables. Donc, euh, c'est souvent inspiré. Nordique ou des trucs comme ça. OK. Donc, euh, ça, c'est... Euh, ce qui va se passer, c'est ça, c'est que euh, Soul, Soul Reaver, c'est le nom d'une épée euh, que Kane, justement, cherchait. Et l'épée a été brisée. Elle a donc maintenant deux formes. Elle a sa forme physique et elle a sa forme euh, non-physique. <rire> sa et forme qui est dans le realm. Éthérique. Oui, c'est ça. Est... Est... Ouais, est ça. Euh, qui est dans... On pourrait appeler ça l'éther, dans le fond, je pense. Ce mm -hmm. serait pour le realm euh, donc la, la forme euh, spirituelle de l'épée si on veut qui est dans le realm et c'est ça que soul reverre euh, raziel va aller s'attacher donc l'épée euh, qui est spirituelle va s'attacher à son bras et dans le deuxième jeu et dans les, les, les, la suite de la série on va comprendre que euh, raziel est l'épée que lui maintenant qu'il est combiné avec l'épée spirituelle il est l'épée et il doit donc euh, il est comme l'arme du dieu qui l'a réanimé pour aller combattre. Euh, dans Soul Reaver 2, qui est probablement le meilleur euh, de la série, Kane va nous empêcher de nous fusionner avec l'épée physique à un moment donné, euh, alerte spoiler, à un moment donné plus tard dans le jeu. Ça date de quelle année, le je jeu, là? Trop tard! <rire> il, 1. Euh, euh, OK, bon, spoiler, c'est correct. <rire> à, on est toujours à la recherche de cette fameuse Soul Reaver physique-là, Euh, nous, pour euh, la prendre puis pouvoir aller gagner nos combats. Et quand on la trouve, en fait, c'est comme l'épée spirituelle rencontre l'épée physique, les deux se fusionnent ensemble, et Raziel, en fait, devrait mourir et devenir l'épée. Et juste à la fin, avant que ça arrive, euh, Kane vient et nous enlève l'épée du corps et un peu nous sauve en même temps. Et c'est là que la Soul Reaver, euh, Re la série Soul River prend une pause, et c'est là qu'on tombe dans la série, on revient à la série Blood Omen, Euh, qui va s'appeler Blood Omen 2. Et dans Blood Omen 2, on va jouer seulement le personnage de Kane. Okay. Et ce qui va se passer dans toute l'histoire de Blood Omen 2, ça va être tous les, les événements qui ont été créés, euh, que Kane a créés euh, dans Soul River 2, en changeant le temps. Donc, nous, pendant qu'on jouait Soul River, euh, en fait, qu'on jouait Raziel, euh, il y avait d'autres choses qui se passaient avec Kane. On voyait Kane revenir une fois de temps en temps. Mais tout ce que Kane faisait pendant ce temps-là, ils vont le créer dans le, le, le deuxième jeu de Blood Omen. OK. Et euh, la fin de la série arrive euh, avec le jeu qui s'appelle Défiance. Et euh, le concept est très bon. c'est que Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les deux séries ensemble, euh, Soul River et Blood Omen, et on va jouer les deux personnages en alternance pour culminer avec la fin du jeu. Qui théoriquement, ça veut dire que les deux personnages qui jouer pendant le jeu vont s'affronter à la fin du jeu Oui, et c'est assez intéressant parce que ça nous permet... Euh, les deux personnages ont des contrôles différents. Ils vont se battre un petit peu de façon différente. Euh, Kane, lui, a besoin d'absorber, euh, de boire du sang, etc., comme tous les vampires. Euh, Raziel, lui, étant euh, donné qu'il doit consommer des âmes, euh, ça, ça fait une, une façon différente. Et euh, l'affaire aussi, c'est que nos, notre jauge d'âme, quand on est Raziel, baisse... Même si on, on reçoit pas de dommages, elle okay. baisse constamment, toujours un petit peu. C'est pas beaucoup, mais si on prend trop de temps à faire un puzzle, on se réveille que notre jauge de vie est rendue assez très basse. Donc il faut aller ou tapoter une coupe d'ennemis ou balancer dans le monde du Realm pour aller absorber des armes et revenir. Donc au lieu de donner du temps pour faire des choses, il baisse ta santé tranquillement. Et c'est la même chose avec Kane aussi, sauf que lui dans son cas c'est du sang. Donc, il euh, faut aller taper les ennemis euh, pour pas que notre énergie baisse trop. Euh... Je l'aime bien, ce gars-là. Cain. <rire> Dans Défiance, on joue un, on va jouer en alternance un tableau avec Kane, un tableau avec, Sol... avec euh, Raziel, et euh, tout ça pour arriver à la fin. Que je vous dirai pas. Vous pouvez aller jouer si vous voulez. Le jeu est de so le jeu est sorti, ou... Oui. Bon, maintenant, euh, la série euh, est sortie euh, sur une grande période, en fait. Ça a commencé en 1999 euh, pour se finir en 2003, euh, je pense, 2004. Euh, le premier Blood Omen, c'est un jeu qui est très, très long. Comme je l'ai dit, là, c'est facilement 40 heures. Euh, C'était sorti sur la PlayStation euh, Windows et il est maintenant disponible sur PlayStation Network. OK. Euh, genre. 10$, je pense, même pas. C'est pas payé pour 50 heures de jeu ou 40-50 heures de jeu, c'est pas trop cher. Mais c'est pas un jeu qui est très bien vieilli, par contre. Ah, ok. Ouais, comme la plupart des jeux. C'est un peu à la Diablo, mais euh, oh! c'est oh, Ça n'a pas aussi bien vieilli que Diablo. OK. Euh, les, les, les, c'est un petit peu saccadé les combats. Mais ça reste un bon jeu là, pour les gens qui sont fans de rétro. Là. Mais tu euh, le recommandes, là. Si quelqu'un ouais, si quelqu a joué à Diablo, vous allez être un petit peu déçu. Mais c'est-tu euh... un hack and slash comme Diablo, vraiment le, le même genre de jeu, ou c'est plus euh, RPG, c'est plus... C'est vraiment avec la manette, puis on se bat, euh, vu à la troisième personne, c'est pas à la Diablo. On n'accumule pas autant d'habileté comme à Diablo, ou des choses comme ça. Là. Mais okay. c'est correct, parce que ce jeu-là, donc, il a son... Comment je pourrais dire? Unicité, son sens, tu sais, son le fait qu'il est unique là c'est pas un diablo sinon il s'appellerait diablo là ouais mais souvent le monde essaie de copier ouais mais on comprend beaucoup on s'identifie là oh, oui, c'est clair euh, ensuite de ça bon euh, le premier Soul Reaver est sorti sur la PlayStation c'est le jeu de la série qui a le plus vendu d'ailleurs le premier Soul Reaver c'est sorti sur Microsoft Windows la Dreamcast ok évidemment Euh, qui est disparu. Et il est aussi maintenant disponible sur PlayStation Network. Moi, c'est sur celui-là que je joue. Euh, moi, je les avais tous joués sur, euh, sur PC. Euh, J'avais juste euh, dernièrement, euh, avec ma PSP, je l'avais acheté pour jouer sur ma PSP. C'est un petit peu trop petit l'écran, par contre, pour jouer sur la PSP. C'est difficile, OK. Ouais, donc j'ai décidé de jouer sur la PS3. Euh, parce que je me disais, les contrôles vont bien aller sur la PSP, ça va être fait pour ça, mais... C'est trop difficile de voir des fois les puzzles, les solutions. Quand on est dans une grande pièce, exemple, dans un grand château, de voir où il faut aller, c'est pas facile avec la PSP. Donc ça défait un petit peu les yeux. C'est sûr, ça... un écran de 3 ou 4 pouces puis ton écran de 50 pouces dont tu parlais tantôt. Il y a une différence. Bon, les sorties sont jouées sur des TV de 28 pouces. Oui, <rire> mais le, le jeu pourrait être pensé pour une console portable quand même. Mais Les images, c'est pas un, un remake HD non plus. C'est exactement la même version. Que un port. De, de, de okay. de fait que euh, les contrôles, c'est un petit peu bizarre parce qu'on euh, ne peut pas utiliser les analogues sticks. Euh, donc, faut se promener avec la croix. Okay. Euh, euh, la vue est comme je disais, est à la troisième personne dans Soul River, mais on contrôle pas vraiment la caméra. Donc si on commence à tourner en rond dans un combo quelque chose comme ça, la caméra reste tout le temps un peu du même côté. Donc, on peut se ramasser en arrière d'un pilier, des fois, puis pas voir notre ennemi. Euh, bon, il euh, y a plein de jeux comme ça. C'est tout le temps les mêmes problèmes. Euh, on peut faire tourner la caméra. Il y a une espèce de fonction aussi, euh, pour une espèce de vue euh, first person. Euh, mais il faut être arrêté. On ne peut pas se battre. Là. Si on pèse sur un bouton, là, on a la vue. Euh, comme en first person, ça nous permet juste de scanner un peu la pièce ou le monde, puis voir ce qui se passe. Mais on peut pas se déplacer pendant qu'on fait ça. OK. C'est juste pour observer. Oui. Et c'est très pratique, <rire> parce que souvent, les puzzles... Euh, c'est comme dans tout bon jeu de puzzle, on rentre dans une pièce, il y a une espèce de cutscene qui nous montre une porte, une chaîne, puis un bloc, tu sais, pour te dire « Ah, il faut que tu te fasses bouger toutes ces choses-là pour réussir à sortir. » OK. il fait qu'ils te prennent un peu par la main. Oui, ils te ça, mais c'est pas toujours facile. Des okay. fois, C'est un, une des critiques, d'ailleurs, de, de toute cette série-là. C'est Des fois, c'est pas nécessairement clair où il faut que tu ailles et qu'est-ce que tu fasses parce que c'est pas affiché à l'écran comme euh, votre objectif, aller tuer telle personne. C'est dans les cutscenes. Ils vont, les personnages parlent, ils vont te dire... Euh, « Ah, il faut aller rencontrer telle personne, blablabla, blablabla. » Puis là, pouf, tu reviens dans le jeu, puis là, tu fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? <rire> » Donc, si tu as skippé les cotes la première fois, ou si tu ne les as pas vraiment écoutées, des fois, c'est pas clair ou c'est foutu dans l'air. même. OK. As-tu as le choix, si as, mettons, sauter une cutscene, as tu mettons, sauté une le choix de la faire rejouer? Euh, je crois que oui, à partir du deuxième. OK. Euh... Tu dois avoir des points de sauvegarde, de toute façon Oui, ce qui est intéressant, par contre, dès le premier jeu, c'est qu'on peut sauver n'importe où. Et euh, on se promène dans le jeu, euh, comme dans Zelda ou Metroid ou tous ces jeux-là. C'est un des jeux où on va revenir sur nos pas constamment. Donc, il euh, y a des portals partout pour se déplacer. Donc, peu importe où on sauve, quand on recommence le jeu, on, ré, on va revenir tout le temps à la, à la place où on a été ressuscité, dans le fond, là, qui est dans le fond du puits. Mais à partir de là, il y a un portal et ce portal-là va nous amener à les différents villages, points, châteaux, peu importe où on était rendu. Euh, ça, c'est pratique, euh, parce que dans le jeu, constamment, il faut, faut se promener, il faut revenir à des endroits. Le seul problème, c'est que le portal, c'est pas écrit euh, clairement où tu t'en vas. Chaque endroit est représenté par un symbole, et il faut que tu te rappelles par cœur des symboles. OK, ou tu te prends les notes. C'est <rire> pour 3-4 jours, et que tu reviens... Il faut que tu te rappelles, la lune à l'envers, c'était tel endroit, l'espèce de trois bizarres écrits en zigzag, ça veut dire tel autre château. Donc ça, c'est aussi un, un côté qui n'a pas vraiment, ça, ce qui fait que le jeu est assez difficile. Quand on compare au jeu où on joue aujourd'hui, où l'objectif est tout le temps écrit dans le coin en haut, puis il y a une flèche qui pointe où aller, euh, pour les gens qui n'ont pas joué, les Soul River, quand c'est sorti, ça peut être déstabilisant. Okay. Bon, il, ah. il prenait il te prenait par la main mais au moins tu un petit euh, fallait que tu fasses attention à ce que tu fais hein, à ce que tu ouais. faisais. Tandis qu'aujourd'hui les jeux tu as une flèche dans le coin puis ne si sens pas du bon bord, la flèche va pointer exactement sur qu'il faut peut-être. puis souvent tu as juste à suivre ou euh, comme Fable tu suis la ligne jaune à terre haut tu t'en vas exactement à ton objectif. Mais gars, c'est juste comparé à Darksider que je jouais euh, quand tu sais plus où t'es rendu à Dark Side, tu presses sur un bouton et puis il y a une espèce de d'esprit qui t'accompagne qui sort de ton armure puis qui te raconte euh, « Hey, il euh, faut que tu te dépêches à aller rencontrer tel gars qui t'a à telle place. Ah, »« C'est pas payé. Mais t'as pas ça dans Soul River. Dans Soul River, euh, si tu t'endors en jouant, ben quand tu te réveilles, si tu t'en rappelles plus, tout bad. Là. Mais parce que si tu t'endors en jouant, c'est parce que le jeu est plein. <rire> euh, voilà. Et euh, bon, Maintenant, les combats. Euh, les combats, c'est assez simple aussi. C'est vraiment juste on pioche sur le bouton. Là. OK. Euh, Les ennemis sont extrêmement difficiles à tuer. Il faut absolument utiliser, euh, ou du, euh, dépendamment de ceux qu'on tape, là, si on, on attrape un, un humain, ils sont assez faciles à tuer. Mais le monde est peuplé de euh, toutes sortes de vampires et de choses comme ça. Et il faut tuer les vampires comme on tuerait un vampire, c'est-à-dire ou en les lançant dans de la, un endroit où il y a de la lumière, ou les lançant dans l'eau, ou en les empalant avec toutes sortes d'armes qu'on peut trouver... Euh, Il euh, y a des armes qui traînent un peu partout, il euh, y a des crochets sur les murs, donc on peut les on les tape, puis quand ils tombent dans les pommes, on les prend, on les balance sur un crochet. Et ah. c'est la seule façon. Sinon, euh, on peut taper dessus jusqu'à temps qu'il meurt, mais c'est extrêmement long. Mais as tu de me dire que si tu le piches dans la lumière, il fait pas juste briller? Non, il ne va <rire> plus. <rire> un, petit, un petit kick à, à, à, à la série de, de Twilight. Tu sais. OK, c'est beau. Fallait que j'ai la flashe, j'avais pas le choix, tu parlais de Vampire, puis depuis tout à l'heure que je lis sur le bout de la langue, je vais juste me retenir, je cherche une place pour la, la passer, tu m'as ouvert la porte. Ok, ben tu me diras s'il y en a d'autres que tu peux passer. Non, c'est beau, ça devait être la seule. Il <rire> <rire> a pas de loup-garou, pas de t-shirt non plus, non, non? ok, c'est beau. Donc, c'est ça. Donc, un peu partout, il va avoir des torches accrochées sur les murs. On peut prendre la torche, mettre notre ennemi en feu, etc., etc. Okay. Et, euh, bon, quand les amis meurent, c'est ça. On peut aspirer leurs âmes euh, pour se garder en vie. OK. Euh, ben tous les jeux après ça, Blood, Home, um, 2, c'est ça. C'est la même, c'est le même, euh, même système de combat avec Kane. Donc, Kane va se promener, va taper du monde. Kane a l'épée, évidemment, avec lui, la, la Soul River physique. Euh, il boit du sang, euh, mais il n'y a pas... Euh, le, le système de combat n'est pas aussi développé mettons que Darksiders ou Zelda où on peut faire des moves différents accumuler ou débarrer des combos okay. euh, les seules choses qu'on va faire c'est que euh, dans Soul Reaver avec notre épée euh, spirituelle euh, pour réussir à faire des puzzles il va falloir aller chercher des formes différentes de l'épée donc on va avoir l'épée avec euh, euh, qu'on va appeler mettons avec le vent l'épée avec le feu Euh, et, et, et toutes ces formes-là donc ça, ça va nous permettre de faire certaines choses ça va nous permettre d'activer certains points donc avec l'épée de vent, on peut activer une espèce de machine qui va lever quelque chose euh, avec l'épée de feu ça nous permet d'allumer des torches qui vont faire ouvrir une porte donc euh, c'est juste ça qu'on va faire et euh, certaines épées sont supposées être plus efficaces contre certains ennemis mais plus ou moins t'as pas vu vraiment que c'était vrai dans le jeu en te battant? Non, c'est ça, c'est plus ou moins vrai. Donc, il euh, y a l'épée de feu qui marche le mieux, dans le fond, parce que à, en plus que tu tapes sur un ennemi, plus qu'il y a de chances qu'ils prennent en feu. Donc, c'est pas mal celle qu'on finit par utiliser le plus. OK. Mais de toute euh, façon à ce que tu m'en parles, par exemple, Eric, je vois que c'est plus puzzle que vraiment action et autres. Oui, c'est vraiment puzzle et cutting. OK. Euh, les combats, à un moment donné, à la fin, quand on devient assez fort, Euh, quand tu vas te promener en deux endroits, il y a tout le temps, les ennemis reviennent constamment. T'sais, si tu te promènes dans une vallée, tu tues les ennemis, mais en revenant, ils vont être tous revenus. Euh, souvent, euh, moi, je me suis trouvé à juste courir, à faire le tour parce que t'as plus vraiment... Ta barre de vie est rendue tellement grande parce que, comme dans tout bon jeu, tu, tu ramasses des choses qui font que ta vie, t'en as de plus en plus, que ta barre de vie est de plus en plus longue. Donc, à un moment donné, juste bah, des vampires qui font juste traîner, là, ça devient pas vraiment intéressant. On fait juste courir au prochain puzzle ou au prochain gros ennemi, dans le fond. Il n'y a, a pas vraiment d'intérêt de leur taper dessus, à moins qu'on ait vraiment besoin de vie. Okay. Mais à ce rendre à ce niveau-là, tu es quand même captivé à vouloir continuer et à finir le jeu, là. L'histoire, il y a constamment du monde qui arrive nouveau. Euh, tu te fais dire euh, qu'il faut que tu aies tué telle personne pour régler un problème, mais évidemment, la personne, quand tu es en train de mourir, te raconte une autre histoire. Donc, tu te rends compte que tu t'es fait avoir, le tu retournes. Donc, ils réussissent à te tenir en haleine assez longtemps avec euh, tous les twists qu'il y a dans l'histoire. ok C'est un jeu que tu joues pour l'histoire, pas nécessairement pour ta, pour les combats et les choses de même. faut que t'aimes vraiment le puzzle pis faut que tu Comme tu disais, t'aimes les cutscenes, il faut que t'aimes regarder une histoire. C'est de God of War, genre pour taper sur des ennemis, parce que tu peux faire des combos incroyables, puis lancer les ennemis dans les airs. Euh, vous n'aurez pas vraiment ça dans le Survivor. OK. Il y a un petit peu de combat, tu te bats constamment, mais c'est pas aussi développé. C'est vraiment les puzzles, il euh, y en a en masse là. Soul Reaver, comme je l'ai dit au début, euh, radial. Euh, il y avait des ailes, il s'est fait enlever. Donc, une des choses qu'on peut faire dans le jeu, c'est utiliser nos restants d'ailes pour planer. Donc, ça nous permet de passer, euh, quand les trous euh, sont un petit peu trop grands, on saute, on baisse deux fois sur le bouton euh, et on traverse. Ça, c'est une des choses, d'ailleurs, que j'avais trouvé qui était revenue dans Darksiders, euh, où on se fait donner des ailes à un moment donné qui nous permettent de planer. Donc euh, Raziel attrape le bout de ses ailes, il saute et ça lui permet d'aller plus loin. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu-là, c'est euh, les personnages, l'histoire, euh, le monde. Le fait qu'étant donné qu'on se promène dans le temps, on voit le même niveau sous différents angles. On va, avoir, on va retourner dans le passé, dans le temps que les humains peuplaient les villages. Donc il va y avoir du monde partout, les châteaux vont être beaux. Et quand on va être dans le futur, après que Kane ait pris le contrôle euh, du du, du royaume de Nosgoth tout va être détruit abandonné et puis on peut aller encore plus loin dans le futur où il reste presque plus rien et aussi ben, quand on balance dans le royaume ben, on se ramasse à retrouver une deuxième version de tous ces mondes -là. ok fait que ça devient compliqué à suivre l'histoire ça devient, ça devient vraiment bizarre mais moi en tout cas pour m'être assis à côté de mon frère quand la première fois qu'on avait joué mon frère jouait euh, j'avoue que je m'asseyais à côté de lui juste pour voir l'histoire OK, parce qu'elle est intéressante, au moins. Juste ouais, un peu comme la première fois que j'ai vu Final Fantasy, euh, j'étais absorbé par l'histoire. On avait juste hâte que les combats finissent pour savoir où est-ce est qu'on s'en allait. Oui, j'ai bien aimé ça aussi. Fait que Soul c'est un peu comme ça. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à avoir les mêmes acteurs pour faire les voix off toute la série. OK, au moins. tu fais que t'es pas perdu parce que ouais. la voix de ton personnage que t'as joué pendant 50 heures n'est plus la même dans le jeu d'après, Et Donc, il y a une belle continuité, puis euh, on voit que les acteurs, ils ont développé aussi les personnages. Euh, il, y a il y a beaucoup, beaucoup de personnages dans ce jeu-là. Euh, il y a plusieurs formes du même personnage aussi, parce que Raziel était humain avant de devenir vampire, avant de devenir euh, rat, le Soul Reaver. Okay. On, quand on va se promener dans le temps, on va se revoir nous-mêmes quand on était humain. OK. Et on va être obligé, spoiler again, on va se tuer nous-mêmes dans le passé. Et donc, tout ça, ces affaires-là, ça change le temps constamment euh, pour les fans de Back to the Future. Quand on change quelque chose, ben, dans le futur, tout est changé. Mais tout ça va se passer. Donc, on va aller dans le passé en espérant réparer quelque chose, puis on revient dans le futur, mais on se rend compte que ça n'a rien changé parce que Kane arrive, puis lui aussi, était retourné dans le passé, puis il y a quelque chose, changé quelque chose avant qu'on change Notre, notre mission. Donc, on se rend compte qu'on s'est encore fait avoir. Donc, il faut encore se déplacer aller faire d'autres choses. tu euh, c'est-tu vraiment tout scripté? Ou si vraiment, t'es rendu, mettons, dans le passé, t'as un puzzle. Si tu le fais d'une manière, ça a une certaine conséquence. Si tu le fais d'une autre manière, ça a une autre conséquence. Ou c'est toujours l'histoire fait que tu, non, fais, puzzles, tu fais des choix, mais c'est scripté? C'est linéaire, mais ça va. Ils OK. Et nous c'est ça. C'est comme... Euh, C'est comme euh, Tomb Raider. D'ailleurs, Tomb Raider, il y a un lien à faire parce que c'est un peu le même studio qui a repris la licence de Tomb Raider. Euh, c'est Quand tu rentres dans une pièce, mettons, là, la porte va se fermer en arrière de toi, puis il faut que tu sortes euh, une porte qui est plus loin en haut. Donc il faut que tu mettes des cubes un par-dessus l'autre, que tu sautes, que tu balances dans le monde euh, dans le realm. Euh, parce que aussi dans le realm, ce qui arrive, c'est que les toutes les pièces se déforment, se tordent. Donc, certaines fois, tu ne peux pas sauter, disons, sur un bloc parce qu'il est trop haut, mais si tu vas dans le REM, le bloc se rétrécit. Donc là, tu sautes dessus, ça te permet de monter en haut. Là, en haut, il va y avoir un portal pour revenir dans le monde normal. Là, tu continues ton puzzle dans le monde normal et tu rebalances en Donc, constamment, des fois, euh, euh, des fois il, en jouant avec ça, ils réussissent à nous mélanger, mais d'une bonne façon, dans le sens où... Tu fais un puzzle, puis là, tu dis « Mais voyons ouais, pourquoi je ne suis pas capable de passer là? » Puis là, tu fais « Ah, oh, c'est vrai, il faudrait peut-être que voir dans le Realm s'il y a quelque chose. » donc <rire> Des fois, on oublie, quand on est trop longtemps dans le Realm ou trop longtemps dans le, le monde réel, euh, qu'il que y a peut-être la solution est dans l'autre. OK. Ben, ça a l'air intéressant, par d'une certaine manière. Oui. Pour ceux qui veulent l'essayer, la façon la plus simple, c'est vraiment d'aller sur le PlayStation Network et euh, d'aller chercher le premier de la série, « Soul River Legacy of King qui est le jeu qui a été le plus populaire, donc je pense que si vous voulez l'essayer, c'est la meilleure façon de commencer. Euh, moi, c'est celui-là avec lequel j'avais commencé. J'avais essayé l'autre euh, avant, Blood Legacy of King, qui est celui en vue euh, isométrique, et euh, j'avais moins aimé ça. Il euh, faut dire que c'est, comme je disais, c'est un petit peu mal vieilli, euh, Puis d'aller dans le passé, refaire cette histoire-là, c'était moins intéressant. Mais pour ceux que, qui aiment les, les jeux un peu plus vieux comme ça, ça peut être trippant euh, malheureusement Legacy of Kings on River 2 n'est pas encore disponible parce que c'est un jeu PlayStation 2 et on sait qu'avec le PlayStation Network tout ce qui est PlayStation 2 euh, on attend encore la compatibilité ouais Et euh, peut-être qu'un jour ils vont les refaire en HD comme c'est la mode présentement euh, mais Ou souvent ils 3D. font ça quand il y a un nouveau jeu qui s'en vient, fait que Mais là, ils ont fermé l'histoire, fait que probablement qu'ils ne font pas d'autre chose avec ça, j'imagine. Oui, c'est mon dernier point. c'est En fait, c'est qu'à défiance, ils ont vraiment fermé l'histoire. Euh, les gens qui ont développé la série aussi sont puis un... Il y en a plusieurs qui sont partis du développeur euh, Crystal Dynamic. Euh, mais c'est un jeu qui est développé par euh, Aidos. Il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés à ramener les personnages. Surtout que.. Euh, Euh, Raziel et Kane sont disponibles euh, dans le dernier jeu de Tomb Raider. Euh, je pense en contenu téléchargeable ou je sais pas quoi. C'est au lieu de jouer Lara Croft puis son acolyte, t'as Kane et Raziel à la place pour te promener. OK. okay. Ouais, fait que c'est le, le studio Crystal Dynamics, c'est lui qui a maintenant repris la licence Tomb Raider. Et bon, ils ont pas mis de côté de un jour ressortir les personnages mais ils euh, étant donné que tous les gens qui travaillaient sur la série ont été partis de la boîte euh, et que la série a été fermée après cinq jeux, euh, peut-être un jour euh, on va le voir. Euh, les gens qui voudraient jouer sur PC, euh, parce que le jeu, toute la série est disponible sur PC, contrairement à euh, PlayStation qui est sur une machine puis sur l'autre. Euh, vous allez être obligé de fouiller sur Amazon ou Good Old Game ou euh, je juste... sais. Moi, ils ne sont pas sur Steam. J'avais regardé puis ils ne sont pas sur Steam. Ouais, il faut falloir vraiment... Ça va être Amazon avec une... quelqu'un qui vend sa vieille boîte. Ça va être presque la seule façon de le trouver. Tu euh... as eBay ou quelque chose comme ça. Exactement. Euh... C'est malheureux parce que c'est une bonne série. Euh... Et il y a tout le temps un gros bon graphique entre les jeux. Euh... Donc, à chaque jeu, c'est vraiment mieux, de mieux en mieux. Euh... Défiante, c'était très bon. Euh, au, à ce point de vue-là et euh, ils ont créé une belle atmosphère. Euh, au point de vue musical, c'est peut-être un peu moins bien. Il euh, euh, faut dire qu'à l'époque, dans le temps de la PlayStation 1, euh, ils ne mettaient pas des tonnes de musique sur les jeux non plus là, parce que ça bouffait de l'espace. Oui, c'est ça. Il euh, y, y a du son constamment intéressant euh, et c'est vraiment l'histoire qui est prenante. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on joue... Euh, Je pense que même si, à, sur la version PC de Soul River 2, c'était possible d'écouter toutes les cutscenes une en arrière de l'autre une fois qu'on les avait débarrées. Et ça faisait presque un film. Ah, Bobby Kotick en fait. aurait été content? Ouais. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, Bobby Kotick, c'est le... C'est le grand, grand, grand boss de chez Activision qui disait qu'à un moment donné, il aimerait ça pogner toutes les cutscenes de ses jeux, les mettre un en arrière de l'autre, puis nous passer ça comme dans un, un cinéma, comme si vraiment les cutscenes se suivaient. Ce que M. Kotick a oublié, c'est que des fois, en deux cutscenes dans un genre euh, Call of Duty, ou quelque chose comme ça, tu as comme 45 minutes de gameplay où ce que tu tires du monde, puis qui développe quand même l'histoire. Fait que si ça vous tente de voir ce que ça donnerait, il y a du monde sur YouTube qui ont mis toutes les cotes scènes en arrière de l'autre euh, de Call of Duty ou des choses comme ça. Et quand tu regardes ça un après l'autre, ça fait un peu bizarre parce que ça suit pas vraiment en tout. L'un en euh... arrière de l'autre, après ça, tu trouves que Alexander c'est un bon film. Je <rire> sais pas, j'ai pas perdu de temps à regarder ça. Donc, euh, ben voilà, c'est ça. Moi, je dis pour les gens qui, qui tripent un petit peu sur les plus vieux jeux, puis euh, allez essayer au moins peut-être euh, le premier Soul Reaver. Euh, les contrôles vont vous prendre peut-être une petite seconde à vous habituer, vu que c'est pas analogique. Mais il y a une fonction pour euh, remapper les boutons. OK. Là, de ah, façon bien. différente. Donc euh, Mais c'est pas extrêmement compliqué. Euh, c'est juste que les combats, vous allez trouver ça un petit peu bizarre. OK, c'est bien. Fait que tu dis, ils sont pas bien chers. C'est comme une dizaine de pièges je j'imagine. Je pense qu'ils sont une dizaine de dollars. Euh, moi, c'est vraiment parce que, écoute, je l'ai eu. Ces, ces jeux-là, je les avais tous déjà achetés au moins une fois. Et puis, je l'ai racheté une fois de plus parce que, bon, j'ai plus de PC pour jouer dessus. Là. Mais, euh, ouais, le premier Soul Reaver, juste... Allez voir sur YouTube euh, Soul Reaver, juste l'intro, là. Euh, quand euh, Raziel se présente devant Kim et qu'il se fait arracher, ses ses ailes, puis lancer dans le puits. Juste ça, c'est assez prenant pour vous donner envie de jouer. Bon, ben c'est un... Des vieux jeux à aller essayer, c'est pas tellement cher, puis si c'est vraiment une cinquantaine d'heures de jeu, euh... Pour de une temps. dizaine de pièces euh, c'est rare, mais c'est rare à ce temps. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de faire un, un jeu. Euh, il y avait des, des, des, des rumeurs, à un moment donné, d'un Soul River euh, 3. Euh, mais en fait, c'est un jeu fait par des fans. Euh, il, y avait, il y a des gens qui avaient commencé à faire un jeu et euh, j'ai essayé plein de liens sur Internet et je pense que c'est complètement mort parce qu'il y, euh, y avait mis en ligne un démo, à un moment donné, Alpha euh, d'un jeu fait par les fans de Soul River et euh, le lien n'est même plus disponible. Donc... <rire> Ils ont peut-être euh, faire un lien avec Benoît Gagnon d'analyse des geeks qui ont peut-être eu une équipe de baseball qui ont été cognées à porte pour leur dire euh, « Tu sors pas ça ». Ouais, surtout, je pense qu'il essayait de réutiliser de l'audio des jeux précédents pour faire une espèce de ligne narrative, genre du sampling de voix. Je ne sais pas jusqu'à quel point euh, Aidos à un moment donné, a mis la clé là-dedans. Euh, parce qu'il y a encore tous les, euh, les wallpapers, il y a plein d'images du jeu. Euh, sur YouTube, il y a même une un vidéo d'un un moment de gameplay qui avait été fait Donc, je pense que peut-être à un moment donné, où les gens ont arrêté parce qu'il n'y euh, avait plus le temps de travailler sur le jeu ou bien ils se sont fait envoyer une lettre de « Seize and Desist ouais, ». J'irais plus avec la deuxième option. Fait que... Donc, voilà. J'espère. Personnellement, j'aimerais ça qu'ils les refassent tout en HD, mais je pense pas que ça va arriver. Tiens, on ne pas ton souffle. Ben, merci pour euh, ta première chronique. Et euh, si c'est très mélangeant, je vais mettre tous les liens sur mon article pour lundi. Ok. Fait que. Euh, vous pourrez aller voir le site qui est la fameuse... Euh, Timeline euh, de, de Radiel avec toutes ses formes et à quel moment il est où dans le temps et euh, ça va vous donner un beau mal de tête. Ouais, fait que euh, avant d'aller sur le site, euh, prenez-vous une petite bouteille de motrin. Parlant de site, c'est. donc ben il va mettre le lien sur le CAP. Fait que tu vas mettre ça dans ta, dans ta section euh, qu'on t'a créée, qui est au-delà du processeur? Oui, monsieur. Bon ben c'est merveilleux. Ben merci pour ta première chronique. Ça fait plaisir.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 Fait On va y aller avec la dernière chronique de, la, de ce podcast, Je j'allais dire de la soirée, mais dépendant quand ce que vous l'écoutez, c'est peut-être le matin en vous levant. Euh, moi, je vais y aller avec une chronique, euh, je vais parler de, de service téléphoniques, pas de cellulaire cellulaire, tout le monde sait que les prix sont exorbitants au Canada comparé de ce qu'on peut avoir ailleurs. Je, Belle. Par... <coughs> ouais, je veux vous parler de télé. Mais Bell, sont ils sont tous à peu près ensemble. Il y a des doigts de la collusion là-dedans. Là. Euh, je veux vous parler de, de services téléphoniques résidentiels. Euh, si je regarde ça, là, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, quand j'étais jeune, c'était des téléphones à roulette Puis on les louette chez Bel Canada. Puis c'était vraiment. L'enfer, après ça, on a eu les téléphones à Touchstone qui était comme une révolution euh, dans ce temps-là. C'était incroyable. Tu n'avais plus besoin de, de faire ta roulette. Tu faisais juste sur le piton et ça téléphonait. Après ça, on a eu les cellulaires grosses comme une brique. C'était vraiment c'était vraiment incroyablement gros. Mais là, depuis que l'Internet est arrivé, euh, on a les réseaux sociaux, on a du magasinage qu'on peut faire. On peut, on peut choisir des restaurants en allant sur Google. Mais on peut aussi s'en servir comme un euh, service téléphonique. Il y a beaucoup de nouveaux services qui apparaissent euh, à gauche et à droite depuis quelques années. Puis je vais vous donner une coupe de suggestions. Puis là-dedans, je vais vous dire aussi, de mon côté, euh, ce que j'utiliserais, ce que j'aimerais bien utiliser, là, euh, si euh, c'est un service que, pour moi, ferait mon affaire. Euh, bon, le premier que j'ai écrit, c'est sûr, c'est le service de Vidéotron. Vidéotron est un peu moins cher que Belle Canada peut l'être. Euh, c'est euh, du téléphone par IP, ce qu'on appelle du voice-over IP. Euh, la seule chose, c'est que Vidéotron, c'est pas nécessairement mieux que Belle Canada. On est pris avec un contrat mensuel. On est pris à payer 4-5$ pour avoir, euh, si vous voulez, l'afficheur. Un autre 4$ si vous voulez avoir la boîte vocale. Puis un autre 4$ si vous voulez avoir des appels conférences. Puis ça finit par vous coûter... 30-40$ par mois pour votre ligne téléphonique. Puis si vous êtes comme moi et vous recevez à peu près 5-6 appels euh, par, par semaine, ben, ça revient cher de l'appel téléphonique que vous recevez. Euh, moi, pendant beaucoup d'années, je dirais que ça fait à peu près 10 ans, euh, ça, ça l'aurait fait 10 ans ou ça venait de faire 10 ans, que j'ai été avec une compagnie qui s'appelle Vonage. Euh, Vonage, c'est un service IP que j'ai connu à peu près il y a 10 ans. Euh, ça a toujours bien été, c'est un service qui était quand même fiable j'ai eu quelques petits problèmes de certains numéros de téléphone que j'étais pas capable d'appeler au Canada comme des 1 800 ou des choses comme ça, mais pour la majeure partie, ça fonctionnait super bien, euh, juste pour vous donner un exemple là, vos nages par exemple, le seul problème c'est que c'est un contrat euh, c'est par mois, ça veut dire que ça vous coûte un montant fixe par mois Puis vous êtes pris avec ça, euh, mais c'est pas tellement cher. Moi, ça me coûtait 23 dollars par mois. Euh, ce que j'avais, c'est que c'est 500 minutes sortantes, mais tous les appels entrants avec vos nages sont gratuits. Fait que vous payez seulement, ben vous, payez, vous prenez vos minutes seulement quand vous faites un appel téléphonique. Sauf si c'est un 1800, ben c'est inclus dans votre forfait, ça ne vous prend pas de minutes non plus. C'est juste vraiment les appels qui sont à des numéros réguliers. Euh, mais ce que ça incluait, c'est le Canada et les États-Unis. Donc, j'avais, j'avais aucun longue distance ni au Canada ni aux États-Unis, en autant que je restais dans mon 500 minutes. Puis comme là, je vous disais, ça inclut pas les 1 800. S'il y avait un numéro 1 aux États-Unis, ça ne me coûtait pas de minutes. Puis comme de raison, les 1 800, ça coûte rien. Euh, pour 23 dollars par mois, j'avais l'afficheur, j'avais la boîte vocale, euh, la deuxième ligne, le transfert d'appel, euh, toutes les options que Bell Canada et tron vous vendent à, à peu près à 2, 3, 4 pièces chaque, mais ils étaient tous inclus dans mon, dans mon 23 pièces par mois. Euh, fait que c'est un service que j'ai utilisé pendant longtemps, que ça, va, ça, va, ça allait bien. Euh, moi, je suis allé vers d'autres choses présentement. Je suis juste sur des cellulaires. Je ne les ai pas lâchés parce que je trouvais que le service n'était pas bon. C'est parce que je, maintenant, deux cellulaires à la maison pour le nombre d'appels qu'on reçoit nous autres euh, avec les soirs et week-ends illimités, c'était parfait pour moi. Le prochain service téléphonique euh, que j'ai découvert récemment, c'est Magic Jack. Magic Jack, c'est vraiment le plus populaire euh, des services téléphoniques euh, IP, celui que le monde entend plus parler parce que c'était plus comme une révolution. Euh, Magic Jack, c'est un peu comme Vonage, c'est du, du voice-over IP, c'est fait des voix sur IP. Euh, la seule chose, c'est que... Chez Magic Jack, vous n'avez pas de contrat. Ça veut dire que vous n'avez pas non plus de frais mensuels. Ce que vous faites, c'est que vous achetez une boîte. Euh, il y a deux adaptateurs disponibles, il y en a un, qui est 50$, Il s'attache absolument après un ordinateur. Ça veut dire que le côté plat de ça, c'est qu'il faut absolument que votre ordinateur soit allumé pour que vous puissiez vous en servir. Ça veut dire que si vous, vous éteignez votre ordinateur et votre Magic Jack est après cet ordinateur-là, vous ne recevez pas d'appel, vous ne placez pas d'appel. Il y a un autre modèle qui ont sorti récemment qui est euh, 80$. Il y a 79$, Celui-là peut être branché et sur un ordinateur ou branché directement sur votre, euh, sur votre réseau à la maison, euh, dans votre routeur avec un, un câble puis il y a son alimentation. Lui, vous le branchez une fois dans votre ordinateur pour le configurer puis après ça, vous le branchez directement dans votre réseau. Il est toujours fonctionnel. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Mais si vous partez en voyage partez aux États-Unis, vous allez à quelque part où vous avez une connexion euh, internet, vous pouvez l'apporter, le brancher sur votre ordinateur, puis vous en servir comme téléphone quand même. Fait que vous pouvez amener votre numéro de téléphone résidentiel avec vous, peu importe où ce que vous allez. Euh, la bon? seule chose, oui, c'est le fun, c'est une des options qui est à le fun. Ce que j'ai oublié de dire aussi avec vos nages, la chose que j'ai beaucoup aimé d'eux de euh, autres, ils ont des numéros locaux dans beaucoup de villes euh, américaines et canadiennes. Comme par exemple, moi je suis allé à Winnipeg pendant une semaine euh, pour le travail. À Winnipeg, j'appelais un numéro local de Winnipeg, puis ce numéro-là me permettait d'appeler chez nous gratuitement. Fait que c'est sûr, certains vous appelez ce numéro-là, il faut, faut que vous appeliez un numéro VAUNAGE du numéro euh, local de la ville où vous êtes. Fait que moi, j'appelais ce numéro-là, il me disait « Composez le numéro de l'abonné Vaunage que vous, vous voulez appeler. » Je composais le numéro à la maison, ça me transférait, ça ne me coûtait rien. Fait que quand vous êtes avec Vaunage, vous pouvez donner un numéro local à votre père ou votre mère qui reste à Québec ou qui reste à Ottawa ou à Edmonton, puis vous lui dites « Compose ce numéro de téléphone-là. » Après je ça, sais compose. Pas moi, tu faire ça. Je ne sais pas, moi non plus. Là, mais je donne, ex... <rire> je donne des exemples de même. <rire> Puis euh, tu, tu te ramasses à appeler gratuitement, ça sauve les longues distances. Fait que ça, c'était le fun. Euh, avec euh, Magic Jack, la seule chose, un coup vous avez payé votre adaptateur, Le service est 30$ par année. Fait que pour le prix de un peu plus qu'un mois de vos nages, vous avez une année complète de service Magic Jack. Euh, si vous voulez un numéro de téléphone canadien ça vous coûte 10$ de plus puis euh, si je me rappelle bien c'est par année aussi euh, donc c'est 40$ par année pour un service euh, résidentiel avec un numéro canadien, par défaut vous avez un numéro de téléphone américain plus ou moins pratique euh, si toute votre famille reste au Canada ça va être des longues distances à chaque fois qu'ils vont vouloir vous appeler, fait que ça vous prend absolument un numéro local canadien euh, Fait que c'est quand même pas tellement dispendieux Euh, le prochain oui. j'ai découvert ça vraiment récemment euh, j'étais allé chez Future Shop parce que tout bon geek va de temps en temps chez Future Shop même si c'est pas pour acheter juste pour voir ce qu'il y a de neuf Puis euh, ou, ou, rire, ou rire de certains représentants qui connaissent pas trop de quoi qu'ils qu parlent puis qui essaient de vous vendre des HD DVD quand ils savent que dans trois semaines ça sort des tablettes euh, mais c'est ça il y a NetTalk euh, c'est Presque identique à Magic Jack, mais je vous dirais que c'est identique à Magic Jack. La seule différence avec NetTalk, c'est que le, la boîte, le petit, petit adaptateur, il y en a juste un, il, est, il fait les deux, comme le Magic Jack Plus qui appelle, il fait soit branché sur un, sur un PC, soit tout seul sur votre réseau. Euh, Vous le branchez une fois sur votre PC, vous le configurez. Après ça, vous le mettez sur votre réseau, puis vous l'oubliez. Vous branchez votre téléphone dedans, puis vous recevez vos appels, placez vos appels. Euh, la boîte n'est pas vraiment chère. C'est $59,99. et est à ce prix-là partout. Il y a la vente chez Future Shop, puis la vente sur Amazon, il la vente chez Best Buy. Il y a plusieurs places, où vous pouvez trouver ça. Euh, $59,99, puis à ce prix-là, ça inclut votre première année de service. Fait que vraiment, euh, la boîte vous coûte... 29, puis le service, c'est 30$ par année, eux autres aussi. Le numéro de téléphone canadien est inclus. Euh, la beauté aussi avec NetTalk, c'est qu'ils ont des applications euh, sur iOS, puis ils ont des applications sur Android. Fait que vous pouvez installer sur votre iPhone ou sur votre euh, téléphone Android euh, une application de NetTalk, puis ça vous permet de passer des appels à travers le Wi-Fi, Euh, avec vos téléphones intelligents. Fait en autant que vous avez du Wi-Fi, vous êtes capable de placer des appels, puis si vous avez un compte NetTalk, c'est gratuit en plus. C'est un, un très gros plus. Puis, comme avec Magic Jack, vous amenez votre adaptateur en voyage, vous le branchez dans votre ordinateur, votre téléphone résidentiel est rendu avec vous en voyage en Floride avec les enfants à Walt Disney, mettons. Exemple. L'autre service que tout le monde connaît et qu'on se sert présentement pour avoir Eric qui est à Edmonton avec nous autres ici aujourd'hui, c'est Skype. Euh... Non, non, c'est pas vrai. Je suis sous la forme représentative d'un haut-parleur. <rire> c'est ça, sous la forme représentative. Un beau petit. Un beau petit, euh, un beau petit soundbar. Fait que. C'est un ce... petit démon qu'on voit. <rire> c'est un beau petit démon qu'on voit dans l'image de Skype. Fait que c'est ça, Skype. Euh, à la base, c'est gratuit en autant que vous appliez des numéros Skype, c'est-à-dire de Skype à Skype, soit sur PC, soit l'application qu'il y a sur un iPad, un iPhone, ou je ne sais pas si Skype ont des applications Android puis des applications euh, oui. Windows Phone. J'imagine que oui vu que ça, Skype oui, appartient bien. maintenant à Microsoft. Moi, je l'ai sur Android. Ok. Euh, je l'ai essayé euh, autant sur le 3G que le Wi-Fi Skype. Et je sais pas pourquoi, même sur la même connexion Internet que mon laptop, ça marche pas aussi bien. Je suspecte que c'est à cause du téléphone. Okay. Euh, Peut-être aussi l'encodage à cause que c'est sur le téléphone. Mais pourtant, je veux dire, c'est Wi-Fi, il n'y a pas de raison, ça devrait être la même bande passante. Donc, euh, ouais. c'est pas un c'est pas un succès. Mais les applications sont quand même limitées. Je veux dire, Skype, ça marche bien. Je l'ai essayé sur mon iPad, ça fonctionne bien. Mais l'autre jour, quand j'ai essayé de faire des tests euh, pour parler avec toi et Simon en même temps, à ce que j'ai vu, je peux me tromper parce que j'ai pas pris le temps de fouiller pendant une heure pour trouver. À euh, ce que je sache, on n'a pas de possibilité de faire de conférence à travers un, un, le iPad. Fait que c'est, tu appelles une personne, tu peux pas appeler deux personnes en même temps. À ce que je sache, ça se peut que je me trompe, là. Mais moi, j'ai pas vu comment faire d'appel conférence sur un iPad. Fait que l'application pour mobile est quand même limitée. Le meilleur, c'est sur le PC. Oui, mais l'affaire avec Skype aussi, c'est que c'est un logiciel qui est très modulaire. Donc, euh, dépendamment de la plateforme, les options ne sont pas toujours les mêmes. C'est euh, ça. Juste si tu compares Mac et PC, euh, moi j'allais sur le Mac présentement, Skype, et euh, j'aime vraiment pas comment il est fait sur le Mac euh, la liste de tes amis, puis tout ça, c'est que c'est pas aussi simple en tout cas c'est pas aussi bien placé je trouve que sur le PC okay. et puis vois-tu quand tu tombes sur les téléphones aussi si tu as les caméras euh, frontales euh, tu peux avoir euh, la Facebook. vidéo avec mais si tu ne l'as pas c'est pas une option tu peux pas utiliser la, la caméra qui est en arrière du téléphone pour le faire tu. ok il faut que ça soit la frontale ça change constamment de machine donc c'est dur avec Skype de savoir vraiment ce que tu vas avoir <rire> ouais c'est ça Fait que, ça. fait que Skype, c'est gratuit de Skype à Skype. Skype, c'est gratuit aussi si vous faites des numéros 1 800. Fait que des numéros sans frais. Il n'y a pas de, de frais pour ça. Si vous voulez faire des appels de Skype à téléphone euh, filaire, téléphone régulier, il euh, faut acheter du crédit Skype. Ce n'est pas tellement cher, mais il faut quand même payer pour faire des appels, euh, des appels sortants. Euh... Au Japon, c'est quand même assez cher. Au Japon, c'est ça. Ça dépend vraiment de ce que tu appelles le, le nombre de, de, de sous la minute. Là. Mm -hmm. fait que C'est quand même un service qui est disponible à avoir euh, avec des tablettes. Tout ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur ouvert pour vous en servir. Vous pouvez le faire sur une tablette, mais c'est pas aussi efficace que ça pourrait l'être. Euh, pour ceux qui aimeraient faire comme nous on fait, faire du podcast avec Skype, Euh, c'était pas dans mes notes là, mais je vais juste les mentionner parce que je me fais demander ça souvent sur, euh, sur Twitter depuis quelques temps si vous voulez faire du podcast puis enregistrer votre podcast par Skype vous avez un deux trois quatre intervenants à des places différentes euh, si vous faites ça un à un euh, moi mon programme préféré c'est un programme qui s'appelle Power Gramo fait que vous allez sur Google tapez Power P O W E R G G R A M O Gramo Puis, il euh, y a une version gratuite. Euh, la seule chose, c'est que la version gratuite ne fait que deux intervenants. Fait moi, puis mettons Eric. Euh, Powergramo, c'est ce que je me sers pour faire euh, quand je fais Histoire de Gamer. Euh, c'est Powergramo que je prends. Si vous voulez faire du, de la conférence, ça veut dire 4-5 sur un podcast, il euh, y a un programme qui s'appelle iSkype Recorder. Tapez ça sur Google aussi, c'est gratuit. Comme euh, euh, euh... Eric l'a fait présentement. Ouais, c'est ça. C'est iFree Skype Recorder. Puis euh, ça, ça vous permet d'enregistrer euh, une conférence. C'est plus qu'un intervenant. Puis, si vous voulez faire du podcast, c'est l'outil euh, parfait. Une coupe de PC, ce programme-là avec Skype, puis ça fait, ça fait des miracles. Ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire là, juste quelques années. Fait que ça, c'est Skype. Il euh, y a aussi Google Voice. Euh, Google Voice, c'est quelque chose qui était disponible aux États-Unis en premier. Après ça, ils ont, ils ont envoyé ça au, au Canada tranquillement. Euh, c'était certains usagers qui étaient ciblés au début. Après ça, ils ont ouvert ça à tout le monde. La seule chose que je m'étais aperçu, euh, puis je me rappelle pas si c'était avec Simon, je me suis aperçu de ça, ou si c'était avec quelqu'un au travail. Si tu voulais l'avoir, il fallait que ton Google soit en anglais. cest avec toi? que Ça se peut être Ouais. Non, non, non. je ne pense pas que c'est moi. C'est ça. Fallait absolument que le Google soit en anglais. Si le Google est en français, euh, l'option n'apparaissait pas. Fait que c'est ça. Euh, fallait le mettre en anglais. Après ça, ils ont, tout le monde a réussi à avoir l'option dans leur euh, c'est vraiment dans le Gmail que vous voyez ça. Euh, les appels sont gratuits présentement. À chaque année, ils nous. Ils, On s'attend à ce que ça va tomber payant, mais c'était gratuit en 2010, ça a été gratuit en 2011, puis cette année, on dit qu'encore pour 2012, les appels allaient être gratuits. Canada, États-Unis, il n'y a pas de restriction de numéro, vous appelez un 800 ou résidentiel, le numéro régulier, il euh, n'y a pas de, de restriction. La seule chose avec euh, le, le Google Voice, euh, c'est qu'il faut absolument passer par un ordinateur, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'application, à ce que je sache, qui fonctionne bien avec euh, pour Google Voice. Euh, puis sur le PC, pour moi, ça ne reconnaît pas le casque puis le micro. Fait que C'est vraiment de parler à travers le micro directement du laptop. Puis le, le haut-parleur du laptop, il ne reconnaît pas mon casque que je mets pour euh, faire du Skype, des choses comme ça. Euh... Il y a une version sur Android, évidemment, okay. euh, de Google Voice. Euh, le problème, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas le Google Voice complet au Canada, ça. Euh, que tu peux lier à ton numéro de téléphone, ben l'application ne fonctionne pas. Euh, tu rentres, tu commences les premières étapes, puis à un moment donné, quand tu arrives au moment où il faut que tu actives ta boîte vocale, euh, ça fait juste chercher constamment. Ça, ça t'envoie un message d'erreur, donc tu peux pas l'utiliser. ça, Parce qu'aux États-Unis, Google Voice, c'est possible d'avoir un numéro pour les appels entrants. Tandis qu'au Canada, on peut juste faire des appels, on n'a pas accès à avoir des appels, euh, un numéro de téléphone pour des appels entrants. Merci au CRTC qui aime ça nous mettre euh, des bâtons dans les roues de la nouvelle technologie que le monde aimerait nous offrir, mais c'est ça, on est poigné avec ça. Et ils, ils viennent juste nous donner le droit de garder notre numéro de téléphone quand on change de service. Il ne faut pas demander faut trop le rendement C'est ça. À un moment donné, ça va peut-être arriver à avoir du monde qui connaisse ça. Euh, l'Internet puis la technologie qui vont être en charge du CRTC, mais j'ai une vision peut-être avec des petites lunettes roses. On va aller voir les gens de Vancouver, ils sont bons avec ça. Ouais, c'est ça. Euh, et le dernier, non le moindre, c'est quelque chose qui est sorti début février. Bon, Je peux te dire quelque chose sur Google Watch sans finir? Oui, non. OK. Euh, si vous, euh, vous recevez des appels, j'y vois à la maison, puis que sur votre, euh, votre écran, que ça a écrit le numéro... Euh, Euh, je pense que c'est 705-8888, quelque chose comme ça, c'est euh, quelqu'un qui vous appelle de Google Voice, euh, mais qui n'a pas un numéro personnel. Là. Donc, c'est le numéro comme que, que Google Voice utilise comme call display. Mmh. Et il y a beaucoup de gens présentement aux États-Unis qui utilisent ça pour faire du scam téléphonique. OK. Donc, si vous avez quelqu'un qui utilise Google Voice pour vous appeler, euh, puis c'est ce numéro-là qui apparaît, Euh, vous ne pouvez pas vraiment le bloquer parce que vous allez bloquer toutes les gens que vous connaissez qui vont vous appeler sur le numéro-là. Je sais que moi, ce numéro, je l'ai bloqué parce qu'il y avait des gens qui m'appelaient pour me vendre des ordinateurs et toutes sortes d'affaires. Okay. Euh, donc des je vais ben... juste dire au monde faites attention là, parce que ça a l'air d'un numéro normal. Mais euh, c'est automatiquement c'est du monde qui veut vous vendre des cochonneries ou qui veulent vous dire que votre ordinateur est plein de virus puis que vous devriez loguer sur leur site puis vous donner leur password pour qu'ils nettoient puis, okay, okay. puis numéro de carte de crédit ouais Ex, ça. tout ce qu'il faut le, le super scam qui qui roulait un bout puis qui roule encore là. ben c'est une bonne situation, Éric ouais merci de la, la note Nathude vraiment au Québec c'est parce qu'on est plus francophone ici fait que moi j'ai pas eu de ces appels là Je connais pas personne qui en a eu non plus. Tu serais surpris. Moi, je réponds tout le temps « allô » ici. OK. Comme ça, souvent, le monde raccroche. Mais j'en ai pas un qui a changé de langue et qui m'a parlé en français. Oh, ah ben? ouais non. Il était prêt à me vendre un antivirus en échange de mon compte bancaire. En échange de tous tes avoirs. C'est pauvre gars, déjà ton calme, il coûte plus cher que ce que j'ai. Ils veulent ton bien ils vont l'avoir. Le dernier qui est sorti, comme je disais dernièrement, c'est début février. Euh, c'est arrivé un peu comme euh, un cheveu sur la soupe. Personne ne s'attendait vraiment à ça. C'est Dell Voice. Fait que la compagnie Dell qui font euh, des ordinateurs de plus ou moins haut de gamme. Là. Ils ont quand même des bons et des moins bons PC. Euh... On travaille avec ça, me semble, hein? Oui, on travaille avec du Dell, oui. <rire> ils ont des bons PC. Ils ont juste eu une coupe de cochonnerie qu'ils savaient qu'il y avait comme 80% des PC qui, qui pétaient. Puis ils continuent à en vendre pareil. Pas eux qui ont il y avait les peu des, des batteries qui prenaient ouais. feu aussi. Euh, C'est-tu eux autres qui avaient les batteries? Mais c'était pas souvent. C'était eux, c'était. Il y avait beaucoup de monde. C'était tous les gens qui avaient fait faire leurs batteries dans une usine en Chine dans la même période. Ah. Euh, ouais, il fallait que tu regardes ton numéro de série. Puis c'est ça qui te disait si ta batterie avait besoin d'être. Euh rappeler là Ou si elle allait exploser euh, dans la face. Parce que ça pouvait, être, ça pouvait être deux ordinateurs du même modèle, c'était vraiment le numéro de série qui disait euh, la date, dans le fond, quand est-ce que la batterie avait été faite, puis ça sortait, ça finissait, que ça les... il y avait toutes les marques qui étaient affectées, Sony, ouais. Bell, tout le monde. Mais celui qu'on entend le plus parler, c'était Sony, parce qu'il y a eu ce brick là puis après ça, il y a eu la brique du, P... du PlayStation Store qui lui a tombé sur la tête, là. Fait que, <coughs> mettons que c'était pas vraiment merveilleux pour les autres, ce temps-là. C'est pour ça qu'on attend pour acheter une Vita. pas qu'elle explose à cause de la batterie. Euh, fait que c'est ça, Fait que Dell Voice, euh, la... il y a deux choses extrêmement surprenantes avec le service de Dell Voice. Le premier, c'est que Dell étant une compagnie américaine, ont boudé les États-Unis, puis ont décidé qu'ils feraient ça au Canada seulement. Wow! Fait que, c'est oui, ça a quand même été surprenant. Puis euh, l'autre chose qui est encore plus surprenante, c'est que Dell sont capables de nous offrir des numéros locaux pour recevoir des appels. Fait comment est-ce qu'ils ont fait la gymnastique d'être capable de faire ce que Google essaye de faire depuis des années, euh, en dedans de si peu de temps, euh, personne ne le sait. Puis est il... des gens aussi RTC Peut-être que le papa de quelqu'un est le <rire> grand boss du CRTC. Avec qui tu dis que ce sont associés pour faire les appels locaux? Euh, c'est ouais, une c'est une compagnie. Je ne peux pas l'accompagner. Il faudrait que je parte l'application. Euh, si je pars l'application, Dell Voice, en espérant que tout ne plante pas. Euh... Parce que Dell, euh, étant donné que c'est une compagnie qui vend beaucoup de serveurs, euh, ça ne pourrait pas être surprenant qu'ils ont fait un deal euh, par en arrière avec Bell ou quelqu'un leur dire... Euh, tu sais. Euh, On Tu t'en des serveurs pas chers en échange. De... Ouais, es, c'est marqué « Powered by Fungo ». Je pense que Fungo était une compagnie qu'eux autres euh, euh, avaient peut-être le droit d'avoir des numéros de téléphone au Canada Puis euh, se sont associés avec eux autres. En tout cas, ça donne le fait qu'on est capable d'avoir des numéros pour recevoir des appels au Canada puis au Québec. Fait que avoir un, un compte avec eux autres, c'est super facile. Vous allez sur le site delvoice.ca Euh, vous faites créer un compte ils vont vous demander votre nom, votre adresse numéro de téléphone euh, de votre, un numéro de téléphone résidentiel ou un cellulaire là, au cas où il y besoin de vous rejoindre pour quelque, quelque raison que ce soit si vous utilisez ça pour faire du spam ou scamer du monde puis après ça <rire> c'est toujours pratique d'avoir un numéro euh, qui n'est pas listé nulle part pour faire des appels frauduleux mais euh, <coughs> qu'ils demande quand même des informations personnelles ensuite il vous donne Un choix de région. Il vous donne un choix de province. Après ça, dans la province, il vous donne un choix de région. Euh, vous avez Québec, vous avez Montréal. Puis après ça, quand vous choisissez Montréal, là, vous avez comme euh, Bip, euh, Pierrefonds, Pointe-Claire. Vous avez des régions comme ça. puis Vous pouvez choisir un numéro qui est 514. Vous avez, il vous propose un numéro. Vous pouvez le refuser trois fois en espérant qu'il vous donne un numéro qui va vous accrocher qui va vous dire « Ah oui, ça, ça va être facile à retenir. » Puis, après ça, le numéro vous est, vous est attribué. Euh, C'est le fun parce qu'il y a l'application PC, il y a l'application Android, il y a l'application euh, iOS. Puis, euh, ils s'en viennent avec une application aussi pour le BlackBerry. Moi, j'attends l'application pour le BlackBerry parce que j'ai un téléphone BlackBerry pour le travail. Ça me permettrait d'avoir le numéro de travail puis d'avoir un numéro plus personnel que je pourrais recevoir des appels aussi quand je suis avec mon BlackBerry sur le Wi-Fi. Euh, c'est assez intéressant et aussi pour placer des appels. Il euh, n'y a pas de frais pour les appels au Canada avec euh, Dell Voice. Pas comme Google Voice que c'est Canada et États-Unis. Dell Voice, c'est seulement au Canada, mais les appels sont gratuits entrant et sortant. Euh, fait que c'est quand, quand même super intéressant. Puis avec les applications de smartphone vous pouvez aussi avoir ou euh, de téléphones intelligents. Vous pouvez aussi vous en servir là. Moi, je l'ai installé sur euh, mon iPad, puis j'ai fait un appel euh, avec le iPad, ça va super bien. L'autre jour, <rire> j'ai fait une petite peur à Simon, je l'ai appelé à travers le laptop, euh, puis mon, euh, mon micro-écouteur que je me sers pour faire du Skype, puis je l'ai appelé chez eux, puis ils se demandaient c'était qui. <rire> quand... <rire> puis là, j'ai commencé à y parler avant de dire que, que c'était moi, parce que moi, dans l'évidence, je pensais qu'ils le savaient. Puis, euh, c'est ça, c'était très intéressant, mais le son était quand même bien. Oui, mais ça sonne un peu robot. C'est pour ça que j'ai eu la misère à te replacer là. Oui, ça aussi. Mais faut pas oublier que c'est un service gratuit. C'est Le son est pas parfait, mais que, euh, le ce, message passe. Le message passe. Puis comme je vais en parler plus à la fin aussi de, de, de ça, là, la qualité. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est. Sinon, il y a aussi euh, pour les appels en dehors du Canada. Euh, Dell vous offre des, des blocs de minutes. Puis ça, euh, ça va aussi bas que 2 sous la minute. Fait que c'est pas tellement cher pour faire des appels. Si vous regardez sur le site de Dell Voice, par pays où vous appelez, il vous donne combien ça coûte la minute. Là, mais ça commence à 2 sous. C'est pas, euh, pas tellement dispendieux. Fait que c'est vraiment moins service que je trouve le fun. Euh, la seule chose que j'ai trouvé un peu plate, puis c'est pas de la faute de Dell. Où, aussitôt que vous allez attacher un numéro de téléphone avec un... Euh, avec un, une application iOS, avec un iPad, un, euh, vous pouvez l'utiliser sur un iPod Touch de dernière génération, ou avec un iPhone, Ou si vous l'attachez avec ça, vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs. Moi, j'ai pris un numéro, je me suis dit, j'ai l'application PC, j'ai l'application sur iOS, euh, j'ai un téléphone Android, je vais utiliser le même numéro de téléphone partout, puis quand je vais vouloir appeler, je vais pouvoir euh, prendre ce numéro de téléphone-là, Erreur, aussitôt que vous l'attachez avec un appareil iOS, selon la politique d'utilisation d'Apple, puis Dell se fait un plaisir de le mentionner quand vous essayez d'appliquer ce numéro de téléphone sur d'autres choses, c'est interdit. Fait que J'ai pris un deuxième numéro de téléphone, puis ce deuxième numéro de téléphone-là, il est sur mon PC et il est sur euh, mon téléphone Android. Euh, ce qui est le fun avec l'application aussi de, de Dell, c'est quand vous recevez un appel, puis l'application roule, vous voyez l'afficheur, il vous affiche le numéro de téléphone qui vous appelle. C'est la même chose sur l'iPad. Ça sonne, puis ça vous marque qui qui vous appelle. Il y a l'afficheur, fait que ça c'est super intéressant. Et il y a une boîte vocale. Il euh, faut jouer un peu plus dans l'application pour savoir si la boîte vocale est paramétrable. Parce que pour l'instant, c'est une madame en anglais qui répond, qui vous dit « la personne n'est pas là, laissez un message ». Pamela Anderson? Non, c'est pas, pas Pamela, c'est une madame quelconque. Puis, euh, je sais pas si je pourrais enregistrer mon propre message pour que ça soit plus personnalisé. Puis, vu qu'on est au Québec, m'avoir un message de répondeur en français. Je vais jouer un peu plus avec l'application, j'ai pas eu le temps de jouer autant que j'aurais aimé, mais... J'ai fait des téléphones, j'ai reçu des téléphones avec, puis je trouve que c'est quand même bien pour le fait que c'est totalement gratuit. Fait que pour en finir avec euh, le sujet des téléphones par IP, euh, est-ce que le téléphone par IP est une solution euh, convenable pour vous à la maison Puis là, je parle à part le service de Vidéotron qui peut un peu se séparer. Ce n'est pas nécessairement votre bande passante Internet que vous prenez. C'est vraiment quelque chose à part sur le même fil, mais ce n'est pas la même bande passante qui se prend. Euh, Est-ce que c'est viable? Oui et non. Ça dépend de votre utilisation d'Internet. Euh, moi, ce que je me suis aperçu avec vos nages, c'est un peu pour ça que je l'ai délaissé, mais je sais que ce n'est pas leur faute c'est que si vous avez le malheur parce que nos connexions internet au Canada j'imagine c'est pareil à Edmonton que c'est ici c'est vraiment on est limité euh, je dirais pas dire jusqu'à pourri là, mais c'est vraiment limité le taux de transfert vers nous est bon le taux de transfert de nous vers l'internet est pourri puis avec ma connexion vidéotron à la maison je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde mais moi c'est vraiment médiocre pour ça Si j'ai le malheur d'envoyer quelque chose vers Internet, euh, recevoir devient très difficile j'ai des services qui arrêtent de fonctionner. Fait que si j'ai le malheur d'envoyer le podcast sur le serveur pour, euh, pour le rendre disponible, pendant ce temps-là, mon vonnage, c'est bien plate. Le téléphone sonnait, je décrochais, mais il n'y a rien qui se passait. Là. La personne à l'autre bout ne m'entendait pas. Ça coupait. Euh, des fois, moi, je Ça fait ça chez vous aussi, t'as-tu de la misère avec ton Internet comme ça? Euh. Ben, la, le problème avec ça aussi, c'est que euh, si tu veux augmenter euh, ta bande passante, euh, ton upload, ben il faut que tu payes plus. Puis rendu à ce moment-là, ça, ça va peut-être pas valoir le prix d'augmenter ta bande passante, de payer, je sais pas, 20$ de plus par mois pour T'acheter une à... belle. C'est ouais, ça, t'es mieux de retourner au téléphone normal. C'est ça. ça. Fait que, fait, Comme je dis, c'est dépendant de votre utilisation. Si vous faites une utilisation normale, Internet, le trois-quarts du monde télécharge vers eux et envoie très peu vers, euh, vers Internet, ça fonctionne très bien dans ce temps-là. Je veux dire, je pouvais jouer sur Xbox Live avec la Xbox, je pouvais télécharger quelque chose d'Internet, ça fonctionnait super bien. Si j'envoyais, c'est là que ça coupait complètement. Fait que c'est un peu... C'est un peu ça qui va affecter la qualité de l'appel. Ça veut dire que si vous utilisez beaucoup de bandes passantes, bien c'est sûr, on a un certain montant qui nous est alloué. Fait que votre service téléphonique est dans la même bande passante que vos téléchargements. Si vous utilisez beaucoup votre bande passante parce que vous téléchargez un démo, puis en plus, vous euh, écoutez un film sur Netflix, ou c'est sûr que ça va couper à quelque part. Puis normalement c'est là que vous allez voir du, de la couper puis de la de, la, de, saccader, de saccader dans votre conversation dans les, euh, les les services de téléphone IP c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence que les gens comprennent que le téléphone de vidéo tronc le téléphone comme nous dans l'Ouest on a chat euh, c'est pas du voice over IP c'est un téléphone digital et eux chez vous Moi, j'avais ça avant, j'ai changé j'ai TELUS maintenant, mais il installe deux modems chez vous. Un modem ça. pour le téléphone et un modem pour l'Internet. Et ce que ça fait, c'est que ça réserve un pourcentage de la bande passante pour votre téléphone. C'est ça. Donc, si vous consommez mmh. beaucoup, beaucoup d'Internet, il va tout le temps rester un je ne sais pas combien de mègres selon ils ont besoin, là, mais qui est impossible que l'Internet utilise parce que c'est gardé pour le téléphone. C'est ça qui fait que c'est différent d'un système qui est voice over IP. Là. Qui prend la même bande passante, fait que si vous tapez votre limite de, de bande passante, mais votre conversation va, va être saccadée, c'est sûr, ça, faut que ça coupe à quelque part. Évidemment, ben le téléphone normal n'a pas ce problème-là parce que c'est deux fréquences différentes sur le même fil, donc c'est ça, pas de problème avec ça. Fait que c'est ça, si, euh, c'est les choix que c'est les choix que je connais que vous avez. Comme je vous dis, j'ai été dix ans avec vos qui est du téléphone IP. Puis, à part, quand j'ai commencé à, à envoyer euh, les podcasts sur Internet, j'ai vraiment jamais eu de problème avant ce jour-là. Fait. cest ton coup de cœur? Non, bien, Vaunage était mon coup de cœur euh, jusqu'à temps que, que je trouve qu'il y a des services similaires à 30$ par année au lieu de 23$ par mois. Ouch. Puis, tu exactement le même service. Euh, comme je dis, NetTalk ou, ou Magic Jack. T'achètes la boîte, mais Vos nages aussi, ça prend, ça, prend, euh, ça prend la boîte qui va, qui va aller se brancher sur votre réseau. Puis, mais avec Vos nages ça me coûtait mensuellement 23$. Fait qu'à chaque mois, il passait un 23$ sur ma carte de crédit pour payer le téléphone. C'est pas cher à comparer d'une ligne à 40$ de Bel Canada pour toutes les options que j'avais, mais c'est quand même un paiement mensuel. Vous pouvez vous débarrasser du paiement mensuel avec Magic Jack ou avec euh, NetTalk. Euh, ce que j'ai oublié de mentionner, Magic Jack, j'ai dit qu'il y avait deux boîtes. Ils ont la boîte seulement PC, ils ont la boîte qui fait les deux. La boîte seulement, pour le la, la petit la petite adapteur, seulement pour le PC. Il est disponible chez Future Shop, il est disponible chez La Source, il est disponible à plusieurs endroits. Ouais, boîte... C'est comme 15 piastres, je pense. C'est même pas cher. La boîte, non, la boîte est Tu me fais reculer dans mes affaires. Mais la boîte était, était 49$. Et... À okay. 49$. Après ça, c'est 30$ par année plus 10$ pour le numéro canadien. Mais la boîte à 79$ qui fait et euh, sur l'ordinateur est directement branchée à votre réseau sans, à votre réseau filaire, votre réseau Internet, là, votre Internet, n'est euh, pas disponible au Québec. Euh, parce que la, les instructions, j'imagine, puis la boîte n'est pas traduite en français. Fait que si vous allez sur le site de futurshop.ca Vous regardez les, les, euh, les, les options euh, de téléphone IP euh, qu'ils vendent. Ils vendent le Magic Jack, le Magic Jack Plus, qui est celui qui fait directement sur le réseau, et le NetTalk. Puis quand vous cliquez sur le Magic Jack Plus, ils vont vous dire il euh, y a une petite boîte en bas qui dit avis pour les résidents du Québec. Ouais. Puis quand tu cliques là-dessus, ils disent Ben c'est plate, Si tu veux l'avoir, il faut ta faire se livrer en dehors du Québec puis qu'ils t'aille la chercher là. Fait que si vous la voulez au Québec, Vous pouvez la commander, j'imagine, directement de Magic Jack, que autres vont vous l'envoyer quand même. J'imagine qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Mais si vous voulez la commander de Future Shop, il faut absolument aller la chercher en Ontario ou dans une autre province canadienne. Parce qu'au Québec, on ne peut pas l'avoir à cause des lois. Tandis que la boîte de NetTalk, à chez Future Shop. Ils l'ont en magasin si vous allez souvent dans un un, un futur shop, vous allez aller voir avec les routeurs et ces choses-là. Puis euh, moi, au magasin de Vaudreuil, sur la tablette du bas, il y en avait comme 5 à 59,99$. La première année, est déjà payée dans la boîte. Fait que vous partez avec ça, vous avez un an de service, juste à l'activer, demandez votre numéro de téléphone canadien, qui est gratuit aussi, tandis que Magic Jack, c'est 10 pièces de plus. Puis vous êtes parti pour un an sans, sans nécessairement de problème. Fait que mon coup de cœur... Euh, c'est sûr je peux pas vous dire allez pas avec vos nages pour moi le service a été excellent le service à la clientèle est bon euh, ils ont du service francophone mais je vous dirais si vous parlez anglais <rire> allez-y avec l'anglais francophone c'est un peu euh, c'est un peu cassé c'est un peu difficile des fois c'est un peu difficile des fois à comprendre Puis quand vous écoutez les menus euh, appuyez sur le 1 pour le français c'est plus ou moins là. mais un coup vous parlez à quelqu'un des fois c'est moins pire mais la personne qui a enregistré les, euh, les menus là. est yeah. Euh, il aurait pu se forcer un peu là. Il aurait pu payer peut-être 10$ pièces de plus la personne, puis prendre quelqu'un qui parlait vraiment, vraiment français. Fait que, puis mon, mon autre choix, ben, j'ai pas le choix d'aller avec le service de de Dell Voice euh, juste pour le fait que c'est gratuit, c'est disponible sur les téléphones intelligents, les tablettes, votre PC. Euh, je veux dire, vous êtes à la maison. Vous avez probablement un réseau Wi-Fi. Vous pouvez faire autant d'appels que vous voulez au Canada, c'est gratuit. Le nombre de fois qu'on appelle en dehors, aux États-Unis ou des choses comme ça, euh, c'est quand même assez rare. Puis souvent quand on appelle là, c'est un numéro 1800, ça devrait être gratuit aussi avec euh, avec Dell Voice. Euh, je vois pas comme ça pourrait devenir une solution bien bien intéressante pour les gens que oui c'est le fun de parler, même si la qualité audio n'est pas excellente, mais qu'elle est très correcte, ça fait votre affaire. Vous savez, pour moi, Dell Voice, c'est un bon choix. Là. Mais c'est sûr, si vous n'avez pas de téléphone intelligent, il euh, faut toujours se servir du PC. Ça devient peut-être un, peu un peu plus tannant. Mais quelqu'un qui voudrait vraiment se servir de ces services-là, Dell Voice, recevoir des appels puis en, en placer. Google Voice, à travers votre ordinateur, faire des appels aux États-Unis qui sont soit 1 euh, ou pas. Ça ne coûte rien. Ça serait un bon compromis, mais faut il vouloir, faut vouloir être un peu versatile. Vous n'avez pas nécessairement toujours utiliser la même chose. Vous êtes capable d'avoir des services téléphoniques qui vous coûtent zéro dollar au bout de la ligne. Fait que C'est euh, c'est à peu près ça pour mon côté. Ah ben J'ai la question qui tue. Ah Vas-y. Euh, tous ces services-là, est-ce euh, que tu as déjà essayé de faire des fax dessus? Euh... L'autre question, c'est le fameux 911. Le, le, la, toutes les, les euh, bon Skype on oublie là. Google Voice aussi parce qu'on ne reçoit pas d'appel donc on n'a pas de téléphone de numéro de téléphone à nous autres euh, Dell Voice offre le ce qu'il appelle le E911 là, Electronic 911 ça veut dire que euh, par le service de Dell quand c est, c est, ils vont selon l'information que vous avez entrée quand vous avez, écrit, quand vous avez créé votre compte Fait que votre numéro de téléphone, votre adresse, euh, votre code postal et tout ça, ils prennent ça en compte pour être, en étant votre adresse résidentielle. Euh, si vous faites un appel Wi Fi au 911 de chez votre cousin, ben ils vont ils vont se ramasser chez vous parce qu'ils ne retracent pas votre position okay. et votre numéro de téléphone, votre cellulaire, ils vont à l'adresse que vous leur avez donnée. Fait c'est pas le 911 qu'on connaît sur un cellulaire régulier ou ce qu'ils connaissent votre position selon votre numéro de téléphone, les taux cellulaires et tout ça. C'est vraiment le numéro de téléphone que vous leur avez donné. Euh, Vonage était comme ça. Delvoy, c'est comme ça aussi. Euh, Magic Jack et euh, euh, NetTalk, c'est la même chose. C'est du E911. Fait que c'est selon l'adresse que vous avez donnée quand vous avez créé votre compte. C'était juste le F1, ta question, t'avais d'autres choses? Ben, au niveau, ouais, des, fax, ça, ça, puis, ça, niveau des... des fax aussi, le... je est-ce que ça marche? <coughs> que ça doit bien marcher dans le fond. C'est juste une signal téléphonique. Euh, non, Vosnage, pour avoir un fax, ça prend un numéro spécifique pour le fax. Euh, je pense que c'est qu 15$ par mois. Huh? Euh, parce que sur le sur la, la, la boîte de Vonage, il y a, y a Deux prises téléphoniques. Fait vous pouvez déjà avoir deux lignes différentes avec la même boîte de Vonnage. Ils ont toutes été faits comme ça. Euh, si vous regardez un peu, le Vonnage, moi, quand j'ai commencé avec eux autres, j'ai acheté un routeur Linksys. 6. Dans mon routeur Linksys, 6, j'avais deux prises téléphoniques. Puis C'était le service Vonnage qui était direct avec ça. Euh, après ça, quand mon routeur a rendu l'arme, Vonnage, ont remplacé ma boîte gratuitement avec une autre boîte qui avait deux prises téléphoniques aussi. Fait que Avec Vonnage, je peux avoir deux numéros. Un numéro de téléphone... Puis un numéro de fax ou deux numéros de téléphone si vous voulez, mais ça prend un numéro différent pour le fax. Euh, de toute façon, Eric, là, moi au niveau des fax, j'ai réussi à en envoyer un au Japon par Internet. Donc en cherchant dans Google, là, tu tapes euh, Envoyer un fax gratuitement. Là, puis tu peux rentrer tes propres commentaires ou des fois tu peux même euh, donc joindre une pièce et il va eux l'envoyer par Internet. Et la personne va le recevoir sur un fax. Pour la plupart des gens aujourd'hui, les fax c'est plus nécessaire. Ces services-là peuvent fonctionner, mais moi je pense, euh, mettons comme nous ici, on a une entreprise qu'on roule à la maison. Ouais. Donc les fax rentrent et sortent. T'sais. Nous c'est nécessaire, il faut faire signer des trucs. Euh, Puis le email étant pas légal en guillemets, bon, euh, encore, il ouais. reste juste le fax pour avoir des signatures de monde. Donc ouais. euh, je sais que pour aller à la maison, bon c'est pas grave. Là, mais euh, je c'est des gens, mettons, qui ont une petite entreprise ou travailleur autonome et qui veulent rouler leur, leur bureau à la maison, des fois, euh, une deuxième ligne téléphonique, c'est impossible euh, parce que ça va manger tous tes profits. fait que Des fois, les gens regardent ce système-là pour avoir une deuxième ligne téléphone pour leur euh, entreprise. Euh, Puis, entreprise, euh, ça finit tout le temps que tu es obligé d'utiliser des fax à un moment donné ou d'autre. Oui. Ma euh, pour Magic Jack j'ai pas regardé l'information, mais ça doit être sensiblement comme NetTalk. NetTalk ils disent que c'est. c'est euh, bon pour les fax. Tu peux prendre ta même ligne NetTalk pour faire du fax que pour recevoir du des téléphones. Euh, fait que j'imagine que Magic Jack doit, doit être semblable, mais j'ai pas regardé pour Magic Jack. Mais je sais que NetTalk, eux autres, sur la boîte c'est marqué que c'est. Euh, c'est certifié que ça fonctionne avec un fax. Fait que tu ben, pourrais. Voilà. Fait que c'est. C'est à peu près ça. Puis les autres, ben. Euh, Delvoice, j'ai pas regardé. Je pense pas que ça fonctionne avec un fax, mais j'ai pas fouillé. Euh, sur l'information, je n'ai pas regardé. Je sais que net, NetTalk, euh, net je l'ai vu parce que c'était écrit sur la boîte quand j'ai regardé la boîte. Les autres, j'ai pas regardé l'information. Le, le, le fax n'est pas, euh, pas venu à l'esprit quand j'ai quand j'ai ramassé l'information pour le podcast. Là. Donc, Eric, c'était vraiment ta question qui tu es. C'est ça? Oui. <rire> fait que je peux te dire, pour être sûr, euh, NetTalk, ça fonctionne. Les autres, euh, je ne sais pas. Ah, on va encore ah, en avoir ça humilité. encore dans 50 ans, le fax. Oui, tu on a revient. Ça jamais, moi, je vous le dis. On ben, travaille encore pas. avec ça, nous autres. Oui, le fax est encore populaire, mais ça, ça, ça, ça, ça s'en va tranquillement. La plupart des documents, maintenant, qui sont pas nécessairement légaux, sont transmis par, euh, par attachement dans des emails, dans des courriels. Mais le fax, pour des documents légaux à faire signer, c'est toujours le fax qui prédomine. Avis aux gens de Bel qui patchent justement chez nos clients. Inversez pas les fils, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, pour moi, c'est tout. Avez-vous des choses à rajouter Je crois que ça résout ouais, quand je... même pas mal. Là. Ouais, il y a il Eric que tu, tu voulais faire une offre à nos, euh, offre à à, à nos auditeurs. Oui, bien en fait, c'était pour le, le prochain podcast. Euh, je l'ai comme peut-être séparer ma chronique en deux ou faire juste une chronique là-dessus si jamais c'est j'ai le courage de passer au travers du jeu. Euh, je voulais inviter les auditeurs qui ont des jeux, euh, pas nécessairement qui ont joué eux-mêmes, mais peut-être des jeux qui ont entendu parler, euh, qui sont sociaux, euh, ou des jeux qui ont pensent carrément qu'ils sont pourris. Euh, de mes employés et moi je vais euh, faire le cobaye et je vais jouer au jeu que les gens vont me recommander et on va voir si je suis capable de où passer au travers un ou euh, à quelle vitesse je vais abandonner. Après la cinématique du début, c'est ça? Ouais, c'est ça, voir à quel point <rire> les contrôles ou peut-être des fois les gens, on voit d'un jeu sur les tablettes puis on fait, ça n'a pas eu des super bonnes reviews mais ça m'intéresse et euh, je suis prêt à investir euh, un petit peu d'argent <rire> le prix de location pour l'essayer pour vous puis vous dire ah euh, oui les critiques ont raison ou non peut-être vous devriez y aller donc euh, mais ça ne me dérange pas si c'est un truc hyper pourri mais comme je disais euh, prenez pas des trucs qui sont vraiment reconnus pas bons ouais, euh, prenez peut-être des trucs euh, tu sais souvent il y a des jeux quand on va au magasin qu'on n'a jamais entendu parler là, euh, des espèces de copies un peu Game Loft euh, de certains jeux ou euh, tu sais il y en a tout le temps là, des jeux PC à 10 pH chez Zellers là. ouais c'est ça Donc, euh, faites-moi faites des suggestions. Ça peut être PC, euh, Xbox ou PS3. C'est le système que j'ai présentement. Okay. Euh, ça peut même être sur iPad aussi, dans le fond. As-tu un système euh... en particulier? Non, non, non. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Là, Ça peut être... Euh... Vraiment, n'importe quoi. Dans, le bon, sens de, dans tous les sens du terme, n'importe quoi. Faites-le <rire> souffrir, mais euh, on va on va, vous, on va vous dire tout de suite, Duke Nukem ne fait pas partie de la liste. Oui, c'est ça. Duke Nukem, ça sert à rien parce que je l'ai déjà essayé aussi. C'est un jeu pourri mais, connu. Euh, souvent, des fois, les gens ont joué à un jeu puis ils sont tous seuls à avoir joué à ce jeu-là. Là. On a tous acheté un jeu que personne n'a entendu parler ouais puis euh, c'était plus ou moins bon. là Donc, euh, envoyez-moi ça, puis je vais essayer de les retracer, puis euh, je vais euh, me torturer euh, à jouer à du shovelware. Puis, puis dire au monde si vraiment c'était pourri ou si c'est un <rire> jeu qui, euh, qui vaut peut-être le 5$ qui est rendu dans euh, la grosse bin euh, pas loin de la caisse chez Future Shop. Ou, ouais, ça, ou à la caisse chez Canadian Tire. Parce qu'il y a tout le temps le jeu qui est sur la tablette chez EB Games, que à chaque fois qu'on y va, il est encore là, puis que <rire> personne semble l'acheter, là. Puis que le gars euh, s'amuse à dépoussiérer, tous le matin, quand il débarque la porte du magasin. Qu'on voit qu'il y a quatre collants de prix réduits un par-dessus l'autre, là. C'est ça. Le... Donc, euh, c'est ça. Envoyez-moi ça, puis... Euh, ben, je vais m'essayer. Comme je t'ai dit, j'en ai un, moi, à, à te suggérer, puis tu l'essayeras si tu voudras. Puis s'il y a du monde qui veulent vraiment souffrir euh, avec toi essayer ça... Euh, c'est un jeu qui est disponible sur la Xbox 360 parce que moi c'est là-dessus que je l'ai joué. Je pense qu'il est disponible aussi sur la PS3, puis sur la Wii, euh, c'est Looney Tunes Acme Arsenal. Fait que, si vous voulez vraiment un jeu de caméra pourri, un jeu avec pas vraiment d'histoire où ce qu'on fait juste tirer des bébits random euh, en allant dans des niveaux plus ou moins bien faits, euh, c'est le jeu pour vous. Space Invaders est encore mieux. Ah ouf, ouais, ça c'est. <rire> Acme Arsenal, c'est vraiment. J'avais acheté ça parce que c'était un jeu de Looney Tunes Puis quand, quand j'étais jeune, puis beaucoup de gens de mon âge euh, ont bien aimé grandir avec Box Bonnet puis la gang de personnages de, de Looney Tunes. Fait que je l'ai acheté et je l'ai regretté dès la première heure de jeu. Mais je l'ai fini pareil. Ben, je me suis dit j'ai payé 29$ pour me le finir. Ça, c'est souvent ce qui arrive. On veut, on veut rentabiliser notre argent. Ouais. Tu au moins, je vais passer à travers puis je vais pouvoir vraiment savoir qu'il est pourri jusqu'au bout. Mais Microplay, rachète tes jeux! Ouais, mais je l'ai revendu aussi, <rire> ce jeu-là. Je pense qu'ils m'ont donné deux 2$ pour quelque chose Aïe, comme ça. Ouais, mais les jeux qui sont dans le bin à 5$ à l'épicerie, ils reprennent pas, malheureusement. Ouais, c'est ça. Des fois, y a, y a même les autres y en veulent pas. En tout cas, si les gens veulent nous envoyer ça, je, tu vas pouvoir donner le email de... C'est juste un autre podcast. puis euh, Sinon, sur Twitter, les gens peuvent me l'envoyer aussi. À euh, Chanby. En tout cas, vous voulez voir le lien sur le site. Là, ouais. Si vous allez au-delà du processeur, mon, mon lien... C'est ça. fait que Si vous voulez envoyer ça par, par courriel, c'est euh, cguapodcast à gmail.com. Euh, je vais essayer de mettre un formulaire que vous pouvez remplir là, euh, de... Pour justement nous envoyer des suggestions euh, sur, fait que sur le site dans, dans la semaine qui suit. Fait que vous pourrez nous envoyer ça directement du site en remplissant le formulaire. Nous autres, on va compiler. Puis euh, si on a plusieurs fois le même jeu, ben ça sera ouais, la, ça. la sélection. <rire> c'est ça. Mais comme je vous dis, Duke Nookum n'est pas éligible parce que tout le monde sait que c'est pourri. Fait que là-dessus, on va, on va terminer ça. Merci beaucoup, Eric, de ta présence à ce premier podcast pour toi. Oui. C'est terminé, pas trop se faire? Ah, beaucoup, beaucoup. Il y a du sang partout ici. <rire> Ça gicle. Puis, euh, Simon, merci beaucoup à toi aussi. Merci à vous deux. Puis, on va, euh, vous allez pouvoir nous réentendre dans environ un mois avec le podcast régulier. N oubliez pas aussi que je fais Histoire de Gamer euh, avec des invités différents une fois par mois. À date, si vous n'avez pas encore écouté, le premier, c'était Dart Sim de Factor Geek, le deuxième, Bruno Georget de rétro-nouveau et de Monsieur Net et mon prochain qui devrait être enregistré la semaine prochaine c'est Maxime Tremblay de l'épée légendaire après ça si tout va bien le prochain invité devrait être Tristan Geoffroy de l'émission Monsieur Net aussi donc euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés j'espère que ça vous a plu puis on se revoit dans un mois au revoir bye merci beaucoup à